Téléphone radio. Madcon et Willy William. Fun radio. Yeah. You know. des efforts et toi t'es pas content sur moi quand tu prends les devants Surtout ça me rend fou Tu fais ta princesse pour le size Je me demande si t'es là pour maille Je m'en fous Et quand je te vois je suis censé rester Carmini, tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, on carrosse devant, mais. Et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Trying to get a vibe, but keep it low key. Say no worry, the drinks is on me. How to keep cool when it's cheap. 7h20h, on prend la route des vacances C'est que du fun sur Fun Radio. Bon début de semaine, c'est que du fun entre 17h et 20h et pour m'accompagner. Il y a toujours Kaufman, salut la Koff. Ça, ça va, va bien. En pleine forme, Passé à mon week-end Ah oui, attends, il se résume en deux mots. J'ai mangé des croustillons à la foire. Ouais. Et puis j'ai été chasser des Pokémon. Ah tu t'es mis enfin à Pokémon Go. Ah, c'est dire que mon week-end a été passionnant. J'ai mangé des croustillons en même temps <rire> que j'ai chassé, Tu vois, tout le, tout le poids que je perdais d'un côté, je le reprenais de l'autre. Et t'as été à la foire euh, du midi Du midi, ouais. Et alors c'est pas mal, c'est bien. Ah sensation, sensation. <rire> t'as gagné des peluches, trucs du genre. Et oui, j'ai gagné le droit de De revenir jouer parce que j'ai rien gagné du tout surtout <rire> Et également Laurence qui est avec nous ça va Laurence Mais Ça va super bien et toi En pleine forme En pleine forme ouais Le week-end était bon Très très bon ouais j'étais dans un petit parc d'attraction Et c'était vraiment très très chouette et voilà Parfait il y a Ralsa, Ralsa dans quelques secondes Laurence tu vas lover sur Bah sur une chaîne Youtube qui fait des trucs vraiment moi j'adore Ok et Kaufman tu vas râler Sur un paradoxe un policier qui s'inflige lui-même un PV un procès verbal <rire> Tout ça c'est après les infos de Carlo mmh. Fun Radio Sur Vandenborg.be, je peux commander tous les appareils, aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement. Suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente. Vandenborg. Il est 17h, les infos c'est avec Carlo. Salut Carlo. Salut David. C'est à tous triste loi des séries en Allemagne où en quelques jours plusieurs attaques euh, se sont produites. Dans la plupart des cas, c'est la bavière qui est touchée. D un exemple en date hier soir, un réfugié syrien de 27 ans a péri dans l'explosion qu'il a provoquée devant un resto tout près du lieu où se déroule un festival de musique. Le même mort donc et il y a 12 blessés, dont plusieurs dans un état grave. On sait que l'auteur des faits n'était pas très bien dans sa tête, hein, vu qu'il avait déjà essayé de se suicider à deux reprises. N'empêche que pour le ministre Bavrois de l'Intérieur, on a bien affaire. Un attentat islamiste, l'homme avait fait allégeance à Daesh D'après une vidéo retrouvée sur son portable Daesh qui a d'ailleurs revendiqué cet attentat suicide C'est la quatrième attaque du genre en peu de temps Donc rappelons que la plus meurtrière, celle qui a fait 9 morts à Munich N'avait rien à voir elle, avec le terrorisme islamiste Le tueur déséquilibré était fasciné par le Norvégien Anders Bering Breivik Ce néo nazi qui a tué 77 jeunes progressistes il y a 5 ans sur l'île du Toya rien à voir avec Daesh. Donc, n'empêche que ces attaques à répétition sont un gros coup dur hein, pour la chancelière Angela Merkel et sa politique d'accueil à l'égard des réfugiés. L'an prochain, des élections générales doivent avoir lieu en Allemagne. Je suis bien curieux de voir le résultat de l'extrême droite. Curieux et surtout inquiet. A propos d'élections, c'est en novembre que sera désigné le prochain président des états unis qui pourrait être une présidente, c'est la démocrate Hillary Clinton qui est élue. Tout ça pour dire que c'est aujourd'hui à Philadelphie que doit s'ouvrir la convention démocrate qui doit officiellement introniser l'ex-première dame. Les démocrates espéraient donner à cette occasion l'image d'un parti uni à ben c'est foutu vu que le site Wikileaks vient de publier environ 20 000 e de hauts dirigeants démocrates qui semblent montrer un parti pris lors des primaires en faveur de Mme Clinton et donc vis-à-vis -vis de son rival Bernie Sanders dont ce dernier n'avait pas arrêté de se plaindre d'ailleurs mais aujourd'hui il n'a plus l'intention de remettre ça sur le tapis de toute façon c'est trop tard l'objectif maintenant c'est de battre le républicain Donald Trump en novembre et à propos de ce dernier l'entourage d'Hillary Clinton a suggéré que les hackers russes soupçonnés d'avoir piraté ses emails l'ont fait pour aider Trump c'est inquiétant a déclaré le directeur de campagne de madame Clinton Enfin j'évoquais un début de flash de nouvel attentat terroriste qui vient de se produire en Allemagne, mais rappelons une fois encore que les principales victimes de Daesh ou d'autres groupes islamistes sont les musulmans eux-mêmes. Ce matin encore une voiture piégée a explosé en Irak devant un poste de contrôle bilan au moins 18 morts et de nombreux blessés. Et puis hier, c'était deuil national en Afghanistan après un attentat sanglant dû à l'État islamique et qui a fait 80 morts et plus de 200 blessés. Un attentat visant à la minorité chiite du pays, Daesh étant d'obéissance sunnite. Fun. Radio. Avant ah bon, ça, Rachel un point sur la météo, Carlo. Carlo, quel le temps pour euh, début de semaine Ouais, bah il fera on un, est petit bien peu, un petit peu moins chaud, mais entre ah. 21 et 24 degrés, le temps sera toujours sec. C'est un petit peu le contraire d'aujourd'hui, on va commencer sous le soleil, il y aura plus de nuages en journée, aujourd'hui donc euh, c'était un peu l'inverse. Okay. Prochain rendez-vous info dans une heure, je laisse en compagnie de David, des du son de fée c'est la Jack salut.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 Posé et au calme sur Fun Radio. KLM c'est que du fun entre 17h et 20h. I see the look in your face, Tell me a story. You don't have to be alone.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 I say hey, hey, hey, hey. I say.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 suite du son dance Flurst avec Major Laser sur Fun Radio. C'est le moment de râler, de lever. On commence par le love de Laurence. Bah, moi, c'est bon, je me suis fait un nouveau copain et il est youtubeur. Un nouveau copain ouais. bah, Alors, c'est quoi et bah, Il est youtubeur. J'ai pas qui son nom. Bah, justement, j'ai pas son nom. Mais je sais qu'il fait partie du Aston Shining Studio. Ouais. Et en fait, c'est euh, une chaîne YouTube qui s'amuse à prendre des, des Lego et de faire euh, plein de trucs avec, de créer des petites machines et tout. Et là, en fait, ils sont en train de créer des petites machines, genre Pizza Hut, qui font des pizzas, donc des petites machines McFleurie. Ça, ça fonctionne vraiment Ça fonctionne vraiment. En Lego. En Lego. Tu m'arnaques là. Je pas te jure que c'est vrai. Et c'est vraiment énorme, moi j'ai vu les vidéos, je regarde pas souvent les vidéos YouTube mais là j'ai regardé, j'ai passé des heures et des heures à regarder et c'est vraiment génial c'est vraiment énorme, donc Pour la petite machine pizza, ça fonctionne pas vraiment, enfin ça ne fabrique pas vraiment la pizza, ouais. ça la sert juste. Mais pour la machine McFlurry, bah, ça fonctionne vraiment, tu fais toi-même ta glace. Ok, magnifique. On peut trouver ça où Sur Internet bah, Ils le disent pas vraiment, mais ils expliquent juste que voilà, tout simplement, l'ego, ça sert pas juste à jouer avec, on peut vraiment créer des trucs avec. Et donc ils nous incitent à vraiment explorer notre imaginaire et tout, mais ils disent pas vraiment comment... Sur faire YouTube, et tout. sur YouTube. Et c'est Aston Shining Studio. Ok, parfait. Kaufman, tu as râlé sur... Oui, je vais être beaucoup plus terre à terre. Hein. Moi, je vais euh, vous parler de ce policier qui s'est infligé un PV. Tout le monde connaît le proverbe « Nul n'est censé ignorer la loi ». Oui. Surtout pas se charger de la faire respecter. En okay. tout cas, c'est le principe, tu bah vois. Ah oui, les policiers, c'est pareil que tout le monde. Attends. Bah oui, bah bah ouais. on va parler de ce policier norvégien qui a été photographié sur un bateau, jusque-là, rien est exceptionnel, sauf ouais. qu'il a été photographié sans gilet de sauvetage. Et alors, c'est interdit Bah, quand même, oui. Ah, Je savais y pas. les <rire> général en Norvège... Les gens sont pas contents Mais c'est quoi ce policier Qui se balade Sans gilet de sauvetage Et du coup Joyeuse idée du flic Du policier pardon Il s'est auto-infligé Une amende Ah c'est bien Et là pourquoi Pourquoi je râle Simplement parce qu'il a été Pris en photo T'imagines bien Que s'il avait pas été pris en photo Il <rire> serait jamais mis l'amende évidemment C'est ouais, bon et donc, et donc ça me fait Un petit peu, un petit peu râler Parce que forcément On s'auto-administre des PV Un petit peu à la demande Quand ouais, on est photographié C'est pas bien comme, comme histoire je trouve Laurence. Bah, Moi je vous Méchant, enfin il faut t'avouer, moi t'es pardonné, moi je trouve ça quand même bien. Il aurait pu quand même dire Bah les gars, moi je m'en fous, je suis policier, je fais ce que je veux. Bah moi, non, non s'il a, a été pris la main dans le sec et qu'il y a un tollé général en Norvège, bah je suis désolé. <rire> bah moi je le soutiens, voilà. <rire> Dites-nous si vous le soutenez ou pas au 30 moi je suis sûr qu'il va se le faire sauter en plus après le PV. Il se l'est mis et après il va se le faire re-sauter lui-même. <rire> ça c'est mon salope de tout à l'heure. Pour... <rire> pour la suite, ça sera avec le combien ça coûte, on a des cadeaux, des jeux vidéo à vous faire gagner, mais là c'est Major Laser sur Fun Radio, on est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun.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 All my fucking baby, drop it to the ground like ass, bitch. Back it up like ass, bitch. Yeah, after the club, I'll smash it.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 Après du boulot, je vous propose Drake pour la suite du son Dancefloor. Des moments de jeu, combien ça coûte Le principe est simple, j'ai un prix en tête et au 30-44, vous devez me dire à quoi il correspond. des jeux vidéo, des goodies et des packs fun radio à vous faire gagner. Le prix du jour, 308 euros. Laurence et Kaufman vont poser des questions pour vous aider autour de la table. On commence par une question, Kaufman Oui, est-ce que c'est un objet de la vie de tous les jours Oui, c'est un objet de la vie de tous les jours. Est-ce qu'on le prend avec soi au travail On peut, certains. Est-ce que ça peut servir aussi bien aux enfants qu'aux grands Oui. Est-ce que c'est électronique Non. Est-ce que ça se consomme, ça se mange, non plus Est-ce que c'est lié au divertissement Au divertissement Oui. Oui. Donc c'est pas un objet 100% professionnel. Non, c'est pas professionnel. On peut l'utiliser, mais vraiment certains l'utilisent vraiment pour aller au travail, mais pour aller au travail. Ah, là, ah commence... tu viens. Comment tu déjà le me cramer un moi tu ça ça précieux, pas, quoi. Allez au -y, 3044 si vous avez la bonne réponse pour gagner des jeux vidéo et des pack funny Une question autour de la table. Mais est-ce que euh, ça a une couleur ou euh, une forme, un aspect particulier C'est un aspect particulier. Est-ce que ça a deux roues Oui, ça a deux roues. Bah lui. pour aller au travail. <rire> euh... lui, il y Je vais ouvert une brèche, il tombe dedans lui. Est-ce que c'est un moyen de locomotion du coup Oui, c'est un moyen de locomotion. Est-ce que ça a des pédales <rire> Oui, ça a des pédales. <rire> autre question, Laurence. Est-ce qu'il y a beaucoup de monsieur Hier, ils ont arrêté de faire ça, justement. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a un truc qui vient de se terminer. Y c'est lié à ça, je pense. Il y pense, en a hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> ah, Donc, j'imagine que maillot jaune est un très, très bon indice. Hein. Maillot jaune, très bon indice. On me dit une trottinette au 30 Non, ce n'est pas une trottinette. Allez-y au 3 T'aurais pu. T'aurais pu, bien sûr. Hors de roue, c'est possible, c'est jouable. Mais ce n'est pas une trottinette. C'est. Euh, Ah C'est autre chose qu'une trottinette, c'est un peu plus costaud qu'une trottinette. C'est plus grand, ouais. Ouais, c'est plus grand. Vous avez d'autres questions autour de la table Est-ce que des fois on peut en faire un 3 on peut en faire. Oui, on peut en faire à 3. Effectivement, ouais. Mais ça n'a pas le même nom. Non, c'est pas, pas un tricycle, en fait. Voilà, c'est pas un ça. tricycle. Donc, je peux pas accepter tricycle. Hein. Le numéro qui termine par 15 a la bonne réponse. Le numéro qui termine par 0,5 aussi a la bonne réponse. Le numéro qui termine par 98 a également la bonne réponse. Allez-y au 3044 pour gagner vos jeux vidéo. Tout le monde a trouvé autour de la table. Laurent Oui, c je pense bien. Ouais. C'est bon. Kaufman aussi Bien sûr. Maillot jaune. Euh, Chris Froome qui a gagné, je Exactement, crois ouais. Tom Bonnen aussi qui a gagné euh, en tour Belgique Tour de Wallonie. Ouais, tour de Wallonie. Bon, voilà, ouais, tour de Wallonie. Bon, on a compris hein, ce que c'était, Laurent On Laurence. peut dire euh, VTT euh, tandem, euh accepté comme réponse hein. non non mais ce sont des exemples de nanana Ah voilà, c'est un exemple de nanana voilà. je cherche le nanana <rire> si, si vous avez la bonne réponse vous l'envoyez au 30 44 pour gagner vos jeux vidéo et vos packs fun je prends un gagnant euh, juste après Drake donc vous avez le temps de Drake pour envoyer la bonne réponse allez-y juste après Drake je prends le gagnant sur Fun Radio Party.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 Watch the waves have a coke and just sit here beside me. I take a little on my heart again, so we can feel forever. you feel together, be real together, and no one can stop me. It easier to sing I grab another Coke and let's dive in. Oh, my love. There's a song in my soul when you are around me. to make it easy, to sing it. Yeah. So we can feel, forever you feel. Together be real, together and So no one can stop like and nothing could ever bring me down. With every fading sunset We see the stars alight. We make the simple moments last for a lifetime Till so we'll feel forever You and me together Make us be forever And being real together yeah. So no one can yeah. stop Leave my taste and fear nothing could ever bring down. So no one can stop Leave my taste and fear nothing could ever bring down. Make it easy, I'm testing Make it easy, I'm testing go! C'est que du fun entre 17h et 20h, sur Fan Radio. Baby, I like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 Down. I'll take it slow, make you lose control Bon après-midi sur Fun Radio. Nouveauté. New Music. Découverte Fun Radio. Il a seulement 19 ans. DJ français. C'est Kungs sur Fun Radio. C'est une nouveauté. Je vous propose de le découvrir. Le titre c'est Don't You Know. Ah. Viens finir votre après-midi sur Fun Radio Avant le Fun Beauty, le Fun Game de Kaufman On était dans le commerce. ça coûte avec le prix du jour 308 euros, mais à quoi ça correspond J'accueille Siem pour le savoir, salut Siem Salut va, Salut Siem, ça va bien Siem Ça va très bien Elle <rire> est en pleine forme, j'attends son petit sourire, t'as vu ça <rire> <rire> 6M t'es bloqué sur l'autoroute là, c'est ça Oui, c'est bien ça. T'es bloqué sur euh, quelle autoroute Tu vas vers où Bah, sur entre Krainen et Zaventem. Euh, sur le ring oh, ouais. Ah, sur là, c'est bouché, bouché le ring. Boucher, boucher, boucher le Attends, ring. Si, comme tout, bouge, bouge. si ouais, tout le, le monde tab. pouvait prendre euh, <rire> les embouteillages comme toi, tu le prends, avec des accessoires, <rire> le, <C> euh, <rire> le monde serait plus heureux. Hein, honnêtement. Ça, c'est sûr. <rire> Alors, 6M 308 euros, ça correspond à quoi pour toi 308 euros Ouais 308 euros ça correspond à quoi pour toi Euh. La, vous voulez la réponse Oui je veux la réponse, oui, ça serait bien. <rire> <Oui>. <rire> si tu veux parler encore ce que tu veux, hein. Vélo pour ouais, toi, ouais, ouais. allez <rire> On vérifie si c'est vélo. le vélo. <rire> yeah bravo CM, oh. Tu repars avec un pack fun, bravo CM <rire> Merci, merci De rien, avec grand plaisir Et fais attention la sur la route C'est la première fois hein. que je joue Et ah. c'est la première fois que je gagne Bah magnifique alors, Laurence En tout cas, Siem, reste comme tu es hein, Le sourire, ça y a quand même plaisir donc, mais, euh... mais attention au ouais. soleil merci Parce qu'il a l'air de taper merci. sur ta tête Allez, passe une bonne fin d'après-midi Ok, Siem Merci Et fais je attention je fais, je fais attention quand tu vas reprendre la route ouais. Allez, ne bouge pas oh ouais. On prend merci. des coordonnées en antenne Ne bouge surtout pas Pour la suite, ça sera le fun beauty de Laurence On va parler on de. On va parler d'un truc qui c'est pas super glam Mais bon, ça arrive même au meilleur C'est le bouton de Ah, le bouton de chef, bah, ça arrive à tout le monde. Ouais, ça ça arrive cher. à tout le monde. Surtout quand t'embrasses la mauvaise personne, Kaufman. Je l'ai vu ton <rire> bouton. Ah bon <rire> Il est bien caché pourtant. Il est sur ton front, c'est pour ça. Allez, la suite du son d'un ça se passe avec souffle et mis à mort sur Fun Radio.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 Les gens deviennent sonambule Et je t'avais pris pour acquise Tu m'as tourné les dos j'avais vécu soumise Tous ces mots son faux Et quoi qu'on m'en dit Je suis ton héros Aujourd'hui tu me fuis Tu me fuyes I'll yeah. Bandin se débarque sur Fun Radio Avant le fun game, c'est l'heure de parler beauté avec le Fun Beauty de Laurence Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence Les boutons de fièvre sont au rendez-vous Exactement, et en plus c'est d'actualité, Enfin, on dirait pas comme ça, mais en fait les boutons de fièvre ça apparaît quand Ça bah, apparaît quand on est fatigué, okay. quand on est stressé, oh, oui. et quand on se bat trop au soleil. Ah, tout le temps, quasiment, quand même. Bah ouais, tout le <rire> temps. Ça peut venir vraiment tout le temps, en fait. <rire> avis, ça peut arriver tout le temps. Ouais. Donc voilà, en fait, bah, tout le monde connaît le bouton de fièvre, c'est de l'herpès, c'est très répandu, beaucoup, beaucoup de gens en ont. Nom. Et en fait, c'est une éruption qui est généralement en plus douloureuse. Ouais. Donc franchement, ça serait top de s'en débarrasser. Et donc, moi, voilà, aujourd'hui, j'ai quelques remèdes de grand-mère qui vont permettre en fait, de s'en débarrasser et de les soigner. Donc, la première chose, c'est quelque chose qu'on met dans sa boisson. Dans sa boisson, un glaçon Bah ouais. Ah oui, bah forcément. c'est pas drôle. Ah c'est l'été, il commence à faire chaud, c'est bon le glaçon pour Exactement, c'est ouais. le glaçon parce qu'en fait le glaçon, il va réduire la, la douleur parce qu'en fait, il aura un effet anesthésiant. Bah tout le monde le sait même quand on s'épile par exemple, il est toujours conseillé de mettre une poche de glace sur la peau avant de s'épiler parce que ça anesthésie vraiment la peau. Mais même quand on se cogne hein, moi je mets une poche ouais, de voilà, glace pour réduire un petit peu le, le volume de exactement. la bosse. Exactement, bah voilà, exactement, c'est un peu le même effet donc ça va réduire euh, la douleur mais ça va aussi réduire la taille du bouton. Donc c'est vraiment vraiment bien et au plus on en met, au plus ça sera efficace. Donc voilà, ça c'est vraiment à utiliser euh, comme on veut. Alors, le deuxième, c'est très collant. C'est collant. Euh, oh là là, le chewing-gum Non. Quand on n'a pas de pâte à tartiner ou de confiture, on en met aussi des fois. Du beurre Non. Qu'est-ce qu'on met d'autre euh, du, ah, du, ah, du miel Ah, du miel Exactement C'est pas le exemple, c'est du miel. Le miel, déjà, c'est très, très connu pour ses vertus réparatrices sur les lèvres. Dans les baumes à lèvres, souvent, il y en a, hein, du, ouais. du miel. Et donc, du coup, en fait, ça agit super efficacement sur le bouton de fièvre. Ça à mettre trois fois par jour. Ça a vraiment euh, déposer pendant 15 minutes. On okay. laisse agir 15 minutes. Et après, on rince délicatement. Et euh, voilà, ça sera aussi super, super efficace pour le bouton de fièvre. Et après, le bouton est parti. Ouais, le problème, c'est que tu as les mouches qui viennent après. Je <rire> ne sais pas ce que je préfère, mais. <rire> Troisième Troisième. Si c'est un fruit. Un fruit. Une banane. Non, c'est un agrume. Un agrume, une orange. Non. Un Et citron. Exactement. Bah écofane, je pense qu'il. Il, Il est fort. Ma ma euh, ma ma chronique avant mais j'ai fait un doctorat en, en bouton de de prèvres. Prèvres. <rire> Et alors le donc, voilà, donc c'est le citron. Mais, en fait, ça c'est un antiseptique naturel. Ok. Donc ça veut dire ça va tuer toutes les bactéries euh, qui se trouvent dans le bouton. Et donc du coup, il suffit simplement de enfin de, de presser le citron, d'en faire du jus. Dans le jus, on trempe le petit coton. Et le ouais. coton, on l'applique sur, euh, sur. Ça pique, non Ben ça pique, mais il faut, hein, faut bien tuer les bactéries. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est les trois choses à retenir. Les dire. trois choses. Donc le, le miel, miel, le citron et le glaçon. Parfait, comme ça on est équipé pour les boutons de fièvre. Comme et ça tout le monde est au courant. Est et bon. au pire, tu mélanges les trois, ça fait une bonne boisson. <rire> pour la suite, ça sera le fun game de Kaufmann. On évoquera. Oui, on reviendra sur le phénomène du moment, celui qui mobilise des milliers de personnes à la chasse des ah Pokémon oui. Go. Et euh, vous le savez ou peut-être pas, les leaders des différentes équipes ont été dévoilés. Ah on oui les connaît, ça y est, et on ah. les donne dans quelques instants maintenant. Oui, il y a également des places de ciné pour vous qui va se passer au 63-22 Kaufman, c'est bien ça Exactement, toute cette semaine on vous offre des places de ciné et euh, bah, on va vous donner des films à aller voir, on va vous conseiller. Tout ça c'est juste après Clean Bandit sur Fun Radio. I tried hard to make you want me.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 Vacances avec Fun Radio La suite ça se passe Avec Jonas Blue Là c'est le moment de gagner des places de ciné 5 places de cinéma à gagner Kaufmann Imagine toute cette semaine et chaque jour donc on, dans le summer fun entre 6h et 9h et non c'est que du fun ouais. entre euh, 17h et 20h alors, on vous offre vos places de ciné pas une, pas deux, pas trois pas quatre 5 places de <rire> ciné Ça augmente de cheveux semaine en semaine ouais, T'invites euh, toute la famille ah ouais, les neveux, les, les amis, cousins euh, ouais, tout tonton, tout le monde, tout le monde et euh, chaque jour je vais vous donner un ou deux films qu'il faut aller voir ou qu'il faudra aller voir qui ce sont selon... à l'affiche Évidemment, c'est selon sûr. les goûts et les couleurs de chacun et aujourd'hui je parler notamment de l'âge de glace, les lois de l'univers. Tout le monde connaît l'affection que porte Scrat pour eh bien, son insaisissable noisette. Ouais, ouais. Lui et <rire> sa noisette, c'est une grosse histoire, une grande histoire d'amour. Et euh, cette histoire d'amour va le catapulter dans l'espace où il va déclencher accidentellement une série d'événements cosmiques qui vont carrément transformer et menacer le monde de l'âge de glace. Ah okay. bon. Pour sauver leur peau, heureusement, il peut compter sur Sid, Manny, Diego et tout le reste de la bande <rire> <Ouais>. <rire> qui vont devoir quitter leur foyer et embarquer dans une nouvelle aventure pleine de comédie, parcourant de nouvelles terres exotiques et bien sûr rencontrant une galerie de personnages autant couleurs. C'est un film très attachant qui continue sur sa lancée. C'est le troisième épisode et je vous le recommande. L'âge de glace est loin d'univers. D'ailleurs, si vous gagnez vos places, c'est possible. C'est oui. bon coup. Vous allez aller voir peut-être ce film. Ouais, Ou peut-être pas, parce que tout à l'heure, je vous parlerai de Camping 3. Camping ah. 3. Ah, j'adore ça aussi. Ah, été voir le film en plus, il est vraiment Moi bien. aussi. C'est ah bon, <rire> il est vraiment très très bien, on se marre bien. Hein. Ah bah voilà. Comment on fait pour aller au cinéma alors Vous envoyez euh, par SMS au, 63... Ciné. au 6322 Ciné. Ouais. C-I-N-E. Oui, Car l'orthographe oui. <rire> compte et a beaucoup d'importance pour prendre en compte votre participation. Vous envoyez donc ciné au 63, 22 et avant 20h, on désigne bah, le grand gagnant, hein, celui qui repartira avec 5 euh, places de ciné. Bah, avec ça, tu peux faire plaisir. A tout le monde, à, aux amis, vraiment à la famille, aux neveux, à ses vacances en plus. Donc maintenant -y, Si, si tu es un peu égoïste, bah, tu y vas 5 fois tout seul. Ouais c'est ça ah, que j'allais dire. Ouais, ouais, exactement, on peut aller 2 fois, 3 fois. Euh... Ouais, pas... Ah ouais, on peut les utiliser sur plusieurs séances. Bien ouais. sûr. Ah bah c'est magnifique, ça, c'est génial. C'est valable, dans <rire> Quasi tous les cinémas de Belgique En plus allez-y Donc 5 places de cinéma Pour les gagner Vous envoyez Ciné Au 6322 La suite ça se passera Avec le fun game de Kaufman Et Pokémon Go Exactement On vous dévoilera Le nom des leaders Des différentes équipes Si vous n'avez pas encore choisi Et eh bien on vous conseille On vous dit tout Dans quelques secondes La réponse est juste après Jonas Blue sur Fun Radio Pendant les vacances Allez vous éclater au ciné Avec vos potes Grâce à Fun Radio ai Fun Radio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 Up. It's been my story, it's never switched up. And I never kissed up to so the world, and I got my cop So, try to say I'm too loud. Did my own things so the cool crowd. Lay nice with the music too loud. I made it this far, and I'm too proud.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 Sur Fun Radio, la suite ça sera avec Amir et j'ai cherché la place aux jeux vidéo et le fun game de Kaufman. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games avec Kaufman de Smart Toys. Pokémon Go évolue, Kaufman. Oui, on parle du phénomène déjà depuis quelques semaines, hein, dans ses culs du Fun, Et euh, vous le savez, Pokémon Go, c'est le jeu dans lequel il faut chercher tous les Pokémon. C'est un jeu de réalité virtuelle peut, euh, avec lequel on peut jouer euh, ouais. euh, et bah, euh, une grosse partie euh, de sa journée si on n'a rien à faire. Et ça, joue ah, ça prend du temps. En plus, à partir de euh... son mobile, c'est disponible sur iOS et Android. Et la dernière nouvelle, c'est que les leaders des teams rouges, jaunes et bleus ont été dévoilés. Vous okay. aurez donc le choix entre Candy pour la team Valor qui est la team rouge Blanche pour la team Mystique qui est la team bleue et Spark pour la team Instinct qui est la team jaune. Alors pour les gens qui connaissent pas ouais, Comment on retrouve ça bah, Il suffit en fait euh, d'être niveau 6 ouais. après quoi vous rendez dans une arène et là il vous sera demandé de choisir votre camp votre équipe tout en sachant qu'une fois que le camp est sélectionné vous ne pouvez plus changer. Alors c'est intéressant parce que forcément les arènes de Pokémon sont détenues par euh, différents euh, différentes équipes mais il faut dire que c'est plutôt bien équilibré et là on va vous faire plaisir hein, si vous chassez du Pokémon et que vous aimez bien ça pourquoi et bien euh, Fun Radio va vous inviter très prochainement non enfin, c'est que du fun va vous inviter très prochainement à chasser du Pokémon et euh, on vous donne toutes les infos sur www.funradio.be c'est dans quelques jours que ça va se passer on va vous tenir au courant bien ah, évidemment cool. avant l'été avant la fin de l'été là ah bah oui on te parle de quelques jours là ah sympa ça mais ça va être quoi le principe ah bah tu verras hein, on va mettre une application en ligne sur le site funradio.be qui va te faciliter la vie et la chasse au Pokémon et puis ensuite on regroupe on rassemble les troupes et on part tous à la chasse ouais. J'avais une question sur Pokémon Go. Oui, je n'arrive y pas à combattre des gens. Comment on fait pour combattre des gens Ça sera euh, disponible dans la prochaine update de Pokémon Go, d'ailleurs dans la prochaine mise à jour. Eh bien, euh, il y aura du euh, player versus player, donc joueur contre joueur. Parfait. Et ça. là, euh, tous les dresseurs ouais, pourront cool. se, se défier et tu pourras et même échanger euh, des objets et des Pokémon. Ah, on peut échanger en plus Ouais. Oh la vache, ça va être bien. On va échanger Moi, <rire> je t'échange un ratata contre un Pikachu. <rire> je prends le roux cool. Allez, <rire> on négocie sur un roux cool. Pour la suite du Sunday Sport, ça se passera avec Camille, mais là, c'est le moment d'écouter les meilleur moment de la p -hour. le sujet du jour Les pseudos et mécènes Audrey vous parler de tout ça C'est les meilleurs moments de la P-Hour maintenant la parti se dorer la pilule au soleil, mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez, je suis retombé sur un truc mais qui m'a rappelé de ses souvenirs. Quoi ça? Mais truc de ouf. Est-ce que vous aviez un skyblog? Ah de oui! De quoi? <rire> un, ah bah toi, t'es peut-être trop vieux pour avoir connu ça. Tiens, finalement, toi, t'étais encore au papyrus. Hein, ça doit être un truc du genre. Je sais pas Le skyblog? T'as pas eu un skyblog? Ah, <rire> non, j'ai pas eu un skyblog. Un skyblog, je crois que c'est un peu l'ancêtre de, de Facebook en fait. Quoi, c'est T'avais un bah, genre de. En fait, c'est un blog. Ouais, voilà, Tout un... simplement, c'est un blog où tu racontais ta vie, tu mettais des photos. Et tu mettais des liens et ça. C'est tu peux mettre je, des moi, petits textes, des vrais amis, ça... en fait Mais genre, par exemple, as connu ouais. MSN ou pas Ouais, c'est Ah, voilà, là, bah, ok, c'est bon, bah, là on bon. est d'accord. MSN, ça c'était la vie ah, quand non, même. Non, non, des mauvais souvenirs pour moi. Pourquoi Parce... Alors je t'explique. Ah, J'adore, remets-le. Ah oui Ça c'est quand il y avait une connexion. <rire> non, je t'explique, moi je me connectais sur MSN, j'avais fait le profil comme tout le monde et tout, je recevais un message, salut, ça va. Mais le truc, c'est que moi je suis nul en informatique et je tape pas vite. Donc le temps que je réponde, oui, ça va, ça va, t'es là Non, t'es pas là Ok, salut, au revoir. Ciao Putain, je tape ma phrase, bordel supportez pas. Ouais Et t'es là et t'essaies de... Mais allez, arrête Ça me rappelle des mauvais souvenirs T'es là Coucou, ça va Oui, attends, je vais bien... Je... Là, ok, ça dure. Ah! Je détestais ça, quoi! Oh, mais c'était trop génial, et les mécènes. Sincèrement, moi j'adorais. Vous vous êtes jamais amusé avec le, le Whiz? C'était quoi, ça encore? En ah fait, t'appuyais oui sur le bouton et t'avais tout l'écran qui, ah oui, oui, qui tremblait. Oui, oui. Ah, c'était génial, cette option. Voilà ça! Le vous parlez? Mais si, t'appuyais sur une espèce. C'était qu'il fallait appuyer sur quoi encore Mais sur Whiz, en fait, ça s'appelait Whiz. Et en fait, quand tu cliquais dessus, t'avais toute la fenêtre avec qui tu parlais qui bougeait ah, dans tous les sens. génial, quoi! Ah, non, les souvenirs pas... de fou. Sérieusement, t'avais le petit bonhomme vert quand t'étais ah connecté, oui. le petit bonhomme rouge. Quand t'étais pas là Oh là là Tu pouvais faire avec ta webcam Tu sais genre Un genre de festime <rire> Voilà c'est ça Avec la vieille sonnerie C'est à dire que t'es en mode MSN Mais t'as une sonnerie Des années 60 ouais, Qui t'appelle quoi Ça je me souviens Que tu pouvais mettre connecté Ou pas connecté C'est bien fait C'est la base en fait Ça ouais. me faisait chier Et je savais pas répondre, donc j'envoyais des messages aux gens oh. que je voulais. Euh... Pauveti Minou. Et puis t'avais les, les versions améliorées où tu pouvais te mettre invisible. Ouais, ça c'était génial. T'étais là, Aussi, mais les gens te voyaient pas mais en fait. Pas <rire> mais t'es où Pas là, Mais t'es pas là, mais t'es où C'était oh. génial. C'était quoi votre pseudo MSN, les gars Fab off euh, ah, moi c'était mon surnom de l'époque. Mais si je l'ai dit, tu vas te foutre de mal. <rire> bah non, c'est pas mon genre, allez, vas-y, balance. Choco. <rire> choco, cacao. Et pourquoi c'est Choco Choco à cause des Goonies. Évidemment, un film que t'as pas vu. Un les gounis Non, j'ai pas vu. Choco, il arrivait, alors pour ses potes. Mais Choco, c'est le petit gros avec Et, chose, il fermé dehors Et il lui disait <rire> Allez pour que tu rentres Choco Fais nous le bouffi bouffon Alors il devait lever son t-shirt Et couper son arbre T'es pas obligé pas de le faire en studio Ça ira merci Et puis merci pas si Il ouvrait la porte Et donc c'est devenu mon surnom Et Pote oh il Choco C'est <rire> terminé Plus jamais je vais t'appeler femme Oh plus jamais Choco Ça sera et, Choco et, et maintenant et cousins, Sur son radio Mes cousins de la Louvière C'est Choc Parfois parce que c'était qu choqué -y comme C'est hey, <rire> ah, devenu choque. Tout va bien. Hein. Sandro, toi, t'avais un surnom. Euh, ouais, moi, c'était euh, Kikoulol. Euh... Kikoulol oh là là, <rire> ah, 1107 07. Ah oui, parce que ça aussi, généralement, tu il y avait plein de gens qui avaient déjà le même pseudo que toi, donc tu veux rajouter une liste, mais vraiment impressionnante de chiffres derrière. Oui, je crois que moi, c'était Choco 0, 0, 0 23, un truc comme ça. Et on mettait tous notre date de naissance. Pff, franchement, c'était n'importe quoi. Moi, c'était JPC. JPC. Ouais. JPC007. JPC c'est quoi JPC, Attends, JPC. Je eh ben, à votre je avis? Peux. Non. Coucher. Non. Non. Eh ben, essayez de deviner JPC à votre avis. C'est quoi? Euh, J'ai pas de chat. Non. Enfin, euh... J'ai pas de couilles. Non, c'est pas non. ça. Oui, ben, ça a priori j'en ai pas, mais euh, non, euh, non c'est je, pas je, ça. Je suis JPC. Aucune idée, Sandro. Non, JPC. Bon, hey, à votre avis, dites-moi de l'autre côté de la radio JPC, ça voulait dire quoi? Et c'est pas moi qui avait choisi mon surnom. Je me dédouane complètement parce que est... sinon ça fait genre grosse pétasse. Je ne dirais pas. Voilà. Et on va an? voir aussi. Non, non, c'est pas ça. C'est mon pote, mais je ah. vous expliquerai si longue histoire allez, oh. dites-moi vous, si vous savez à votre avis, ça voulait dire quoi euh, mon surnom Je suis une petite crasse JPC, <rire> <rire> c'est pas ça Belle été, et rendez-vous à la rentrée avec l'Happy Hour dès 17h sur Fun Radio <applaudissements>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 suite du son Dance Floor avec Aloha. Dans quelques minutes, ça va râler et lever. Kaufman va lever Oui, il m'en faut peu. Il m'en faut peu pour être heureux et pour lever, puisque je vais vous parler de cette ancienne mise Belgique, sans soutien-gorge. Encore Mais tu fais que ça <rire> tout l'été. Bah écoute, c'est du journalisme d'investigation. <rire> je vois ça, tu y vas. T'es en profondeur dans les sujets, toi. Et Laurence, tu vas râler sur Bah sur une nouvelle tendance qui est totalement absurde et, euh, et voilà, j'en dirai plus après. Très bien, on a aussi des places de cinéma, 5 places de cinéma. Oui, vous nous envoyez Cine, euh, C-I-N-E au 63 22 pour avoir la chance de remporter les 5 places mises en jeu aujourd'hui. Et ça toute la semaine comme ça. En plus, euh, en envoyant un seul SMS, vous doublez votre chance ah oui. puisque vous pouvez être sélectionné aussi bien dans Summer Fun entre 6h et 9h chaque ouais. matin que dans C'est que du fun notre émission entre 17h et 20h donc euh, bah voilà c'est que du bonheur en fait <rire> Effectivement c'est que du fun sur Fun Radio allez-y envoyez ciné au 632 il y aura forcément un gagnant d'ici 20h hein. donc on a 5 places à offrir aujourd'hui allez-y ciné au 6322 Kaufman refera un point avec d'autres films dans quelques minutes c'est ça Bah oui on a parlé de l'âge de glace les lois de l'univers et dans quelques minutes on parlera de Camping 3 Camping 3 <rire> Camping 3 <rire> camping J'ai délocalisé lui façon chinoise, <rire> Allez, c'est l'heure des infos. Fun Radio. Commandez ce soir avant 22h30 et déjà livré demain chez vous, c'est possible sur vandenbor.be. Vandenbor, la confiance. Fun. Il est 18h les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. David, salut David, ça a toujours parlé à 17h de cette nouvelle attaque qui s'est produite en Bavière dans le sud de l'Allemagne, un réfugié syrien se faisant exploser devant un restaurant. Le gars est mort, hein, forcément, et 12 personnes ont été blessées. Pour les autorités bavaroises, on a bien affaire à un attentat islamiste, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les attaques auxquelles les Allemands ont droit hein, depuis un certain temps. Et si un autre demandeur d'asile syrien a tué une femme hier et blessé deux autres personnes à la machette avant d'être interpellé. Mais rien ne semble indiquer que là, ça ait un rapport avec le terrorisme. Il semble que l'homme ait eu une dispute avec sa victime euh, juste avant de la tuer. Et puis le jeune germano-iranien de 18 ans qui a tué 9 personnes à Munich a été fasciné, lui, par les tueurs de masse, genre norvégien Breivik. Rien à voir donc avec l'idéologie islamiste. N'empêche que pour la population allemande, amalgame ou pas amalgame, bah, toutes ces attaques ça commence à faire un petit peu beaucoup. Hein. Et pour la chancelière Angela Merkel, l'avenir politique s'annonce plutôt difficile, vu qu'on va forcément lui imputer une grande part de responsabilité dans ces événements, avec sa politique particulièrement accueillante à l'égard des réfugiés. Et puis une qui souffre déjà beaucoup des suites de cette crise des réfugiés, c'est l'île grecque de Lesbos. Plus de 800 000 personnes, des Syriens et des Irakiens surtout, sont passé par là l'an dernier en provenance des côtes turques et dans le but de gagner le nord de l'Europe. Aujourd'hui, ces gens ne sont plus que quelques dizaines après l'accord passé avec la Turquie en mars dernier. Mais visiblement, les touristes potentiels ne sont pas au courant vu qu'ils désertent Lesbos. Les commerçants s'attendaient à ce que ce soit difficile, mais c'est encore pire que ce qu'ils redoutaient. Et de critiquer le gouvernement grec trop à Accueillant, envers les migrants, mais surtout les journalistes qui n'ont montré que des images de misère, des migrants noyés ou de plages sales et continuent à le faire alors que ça ne se justifie plus. Une chose est sûre, c'est que les Grecs n'avaient pas besoin de ça pour être dans la mouise économiquement parlant. Le festival et Electro le plus important au monde, sans doute. s'est culturé hier à Baume, même que tout le monde est content. Les organisateurs, parce qu'avec 180 000 visiteurs, ils ont gagné beaucoup de sous. Les festivaliers, parce qu'avec 400 DJ à applaudir, ils se sont bien éclatés. Les riverains, parce que tout s'est très bien passé. Et les forces de l'ordre, pour la même raison. Après un tel succès, la rumeur d'un retour à un festival s'étalant sur deux week-ends refait surface. Le bon maître de Baume y est très clairement favorable, en tout cas. Enfin, ce qui s'est terminé hier aussi, c'est le Tour de France cycliste. Une grande boucle sans grande surprise, vu que le Britannique Chris Froome, archi-favori de l'épreuve, s'est imposé pour la troisième fois sans jamais avoir été inquiété. Pas de surprise, mais un record, celui du nombre de coureurs ayant rejoint l'arrivée à Paris, 174 sur les 198 qui avaient pris le départ il y a trois semaines. Fun, Fun Radio. Avant le Sarah, le salove, un point sur la météo. Carlo, quel temps pour demain Un temps sec, c'est déjà pas mal, avec du soleil le matin, plus de nuages l'après-midi et des maxima compris entre 22 et 24 degrés. Prochain rendez-vous info, dans une heure, je vous laisse en compagnie David et du son de Môme. Salut Fun Fun le Radio le Les soldes XXL, la qualité et le service creffel Vite, plus que quelques jours pour en profiter. creffel le Les meilleurs prix, service non-prix Radio Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Fun Radio. Are you Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun. Fun. Fun. Fun Radio. Fun. Suivez Fun Radio. Le son L'émission qui fait d'abbé entre 17h et 20h. C'est que du fun sur Fun Radio. It's been a while since I've always screwed. Cosmic love gave you something gold So you wrap it all up in yeah no. Nothing less or something more oh. floor continue avec Shem Paul Get Busy sur Fun Radio Mais attention, si vous êtes sur la route, Laurence Exactement, il y a un accident, en fait, vient y de se dire Sur le ring extérieur de Bruxelles Donc à hauteur d'Anderlecht Il n'y a plus qu'une seule bande de circulation de libre Donc prudence et patience Voilà, on ralentit un petit peu, les amis L'heure du Serral Salove, maintenant, avec Kaufman, qui a l'ové Oui, mais m'en faut peu pour V Et pour être heureux, bah oui, cette ancienne Miss Belgique Sans soutien-gorge, qu'on a pu apercevoir Ce week-end, lors du festival Tomorrowland vous savez. Ah, tu l'as vu, ça, hein Ah ouais, ça, il a dû bien regarder Il l'a mis, mis en fond d'écran. Ah, oh, C'est même pas ça. Tout mon Roland les femmes aiment se montrer. Les belles femmes comme les moins belles aiment s'exhiber. <rire> Et celle dont je parle est une ancienne Miss Belgique. Elle était vêtue d'un Marcel blanc. Elle rayonnait. Ouais. C'est en effet Alice, euh, Alice euh, Boulitschek euh, Ah t'as même cherché a... son nom Mais oui je la connais un peu personnellement <rire> Je la connais même personnellement Ah d'accord Elle a décidé de s'afficher sans soutien-gorge Mais aussi sans complexe Donc euh, pour le plus grand plaisir des photographes Ça a donné une très jolie séance photo improvisée Et moi je me suis dit j'aime le naturel donc je love <rire> Ok mais c'était pour une cause particulière ou juste pour le plaisir Mais écoute on peut faire des choses par plaisir aussi <rire> pour bronzer ça. sûrement <rire> Laurence tu as râlé Alors j'ai râlé mais en fait je suis plutôt choqué par une nouvelle tendance qui vient d'apparaître être euh, sur le web notamment donc voilà c'est un, une fois une, de plus une tendance qui est assez bête enfin moi personnellement je la trouve assez bête et en fait c'est l'app crack donc l'app crack ouais l'app crack C'est quoi ça bah, En fait c'est une tendance Où on voit la ligne verticale creusée vraiment Entre la poitrine et, et les abdos en fait La ligne verticale bah, Il faut être vraiment Très très très très très maigre Pour, ah, euh, okay, pour les ouais. voir apparaître Donc euh, nous c'est un peu mort <rire> Mais euh, une fois de plus C'est vraiment C'est dû à du sport intensif à un régime ultra strict quand, En fait les filles Super super maigres Obtiennent ce fameux Ce fameux ab crack ouais. Et pour moi bah, Je suis en colère Parce que ça sert à rien Ça prouve rien Ça crée des complexes Pour rien Et, euh, et c'est dangereux hein. Et c'est dangereux pour la santé Donc c'est totalement Débile et absurde, donc voilà. Là, ça sent Sans la jalousie. jalousie, <rire> faut mieux être bien portant que mec. Ah mais exactement. Ça. <rire> moment, vraiment, Moi, je dis que du moment qu'on est bien dans sa peau, ça le principal. Exactement. Ouais, c'est le se Sentir bien, les amis, ouais. allez-y. Sentez-vous bien, c'est l'été. On peut profiter quand même, Kaufman. C'est bon. Barbecue, on peut l'été. C'est bon, c'est autorisé pour Moi, le faut faire plaisir. <rire> J'étais tout le week-end au croustillon. Ah oui, donc <rire> c'est <bon>, <rire> euh, je... fait plaisir. C'est vrai que fait plaisir. Pour <rire> voilà, la suite, ça sera les places de ciné qu'on a à vous offrir. Kaufman <rire> vous expliquera un film dans quelques minutes. Il y aura également le topito du jour avec le top 5 des révélations sur des aliments prendre Des choses ah sur les ah aliments, c'est juste après Champoll et Benny Benassi sur fin de radio. I you nothing, cause you don't know your destiny Yo sexy ladies want part with us In you know the car with us, them not walk with us In you know the club, them want flex with us To get next with us, them not vex with us From the day my bond to my flame Can I call my name and it takes my face. Don't no ease the tension, girl. Want the program, just come with it. Yo have a good time, girl. Free up on your mind, 'cause nobody care. This your man won't let it. 'Cause you are the number one, girl. Wave your hand, make them see the wedding band. Yo, sexy ladies want fun with us. In you know, the car with us, them now walk with us. In you know, the club, them want flex with us. To get next to us, them now vex with us. From the day my band tried, night my flame. Girl, I call my name and it is for fame. It's a good girl. To If I don't take pity Want oh, to see you get live when the rhythm is a ride And my lyrics up by the electric city Y'all know it, y all it, tell you nothing Cause you don't know your destiny Those sexy ladies want war with us In the car with us, them now war with us In the club, them want flex with us To get next to us, them now vexed with us From the day my band, tight night my flame Can y I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on Till Still early morning, it's all good. Just turn me on, yo. Shake that thing, miss. Can I, can I shake that thing, yo? Annabella, shake that thing, miss. Donna, Donna, yo. Miss Jody and the one named Rebecca, yo. Shake that thing, yo. Joe, I know shake that thing, yo? Annabella, shake that thing, miss. Can I, can I, Got yo, hey, yo. Want me to say them? Sexy ladies want part with us. See that they car with us. Them not with us the club, them won't flex with us. To get next with us, them not with us. From the day my band, take nine, my flame. till I call my name and it is my fame. It's all good, girl, turn me on till the early on Let's get it on, let's get it on till the early morn, it's all good, just turn me on. Your sexy ladies won't part with us. car with us, them not war with us. know the club, them won't flex with us. To get next with us, them not vex with us. From the day my band, I'm a flame, can yeah, I call my name, yo it is my flame It's all good, girl, turn me on Till I earn them on, let's get it on Let's get it on, till I earn them on It's all good, just turn me on let's get Fun on. Radio Fun Radio Fun Radio Fun Radio I'm here at the end, yeah. If I could go back to the start I'd do it again, yeah I'd love it Never before. J'espère que vous passez une bonne fin de journée avec nous, c'est que du fun avec aussi des Deoro En quelques minutes il y aura le topito du jour le top 5 des révélations sur les aliments il y aura des cadeaux à gagner dans le C'est qui qui parle le Fun game de Kaufman oui on parlera du prochain épisode d'une saga qui fait vendre, vendre et vendre des jeux vidéo à savoir Call of Duty ok il y aura aussi les meilleurs moments de la pioire avec Audrey et des places de cinéma à gagner bah oui chaque jour de cette semaine on va vous offrir 5 places pour aller vous éclater au cinéma ouais. si vous n'avez pas la chance de partir en vacances ou vous n'avez rien à faire et eh bien Fun Radio vous régale toute cette semaine en vous filant 5 places de cinéma vous irez voir ce que vous voudrez dans n'importe quel cinéma Et pour les remporter, c'est très très simple, vous envoyez CINE, autrement dit Ciné, au 6322, c'est un euro par message envoyé. On vous souhaite euh, eh ben, bonne chance Ouais, le gagnant, un gagnant d'ici 20h pour les 5 places. Tout le reste de l'émission, ça se passe juste après, 2 euros et 6 Sigala sur Fun Radio. Pendant les vacances, allez vous éclater au ciné avec vos potes oui. grâce à Fun Radio. Ah, fun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 the same for you, but you play with my mind when you send me these signs and I see I said yes, no. Fun the fun radio despacito mami te va despacito mami yo sé, que te, va mami, yo sé que te va encantar Mueve, dale,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 No searching around. I can't do this anymore. So give me your love. The chain Smokers arrive sur Fun Radio. Avant de gagner des cadeaux dans le C'est qui qui parle, place au topito du jour, le top 5 des révélations sur les aliments. J'en suis sûr que vous allez apprendre des choses. Cinquième position, le ketchup en bouteille. On a tous galéré à finir une bouteille de ketchup. On, ah, tape, sur, on tape sur le cul de la bouteille, on la secoue. Mais il y a une méthode beaucoup plus simple pour sortir le fond de ketchup. Comment on fait à votre avis, Kaufman On découpe la bouteille. C'est une proposition. C'est pas mal, ça. Donc j'avais pas pensé. C'est pas mal. Laurence Ben moi je dévisse et je vais avec une cuillère à l'intérieur. Ah oh, non, ça c'est galère. On crois. la retourne et bah. puis on tape sur le cul de la bouteille. Et non, il y a une méthode beaucoup plus simple. Il suffit pour les bouteilles ENDS d'appuyer sur le numéro 57 qui se trouve Il est tout tout, tout, tout ah. petit. Il est sur la bouteille et si tu appuies sur le numéro 57 ça fait tout sortir. Mais okay. j'ai une question, c'est une bouteille en plastique ou une bouteille en verre En plastique. Ah oui c'est ça. Bouteilles en plastique, <rire> bouteille Si tu appuies, si appuies sur la <rire> bouteille en verre, ça risque de mal aller là. Quatrième position, comment on ouvre une pistache pour vous? Kaufman. Comme euh, bah avec les doigts, avec les doigts, avec une main. Ouais, c'est okay. ça. Ok. Et toi, euh, Laurence Ben euh, moi, euh, soit je les achète déjà euh, prêts, euh, ah oui, okay, décortiqués, soit ma maman me les fait. Donc euh, forcément, ah oui. je sais pas te dire. Une grosse <rire> peignante. Eh ben non. Il y a une... En fait, ça marche comme les moules. Il faut prendre une coquille vide et aller piocher la pistache dans la deuxième coquille. En fait, ça marche comme les moules. Ah, ah, c est c est la pistache, oui. <rire> Troisième position, se prendre un tic tac. Il y a une méthode bien particulière pour prendre un seul tic tac. est ce ouais. que vous l'avez autour de la table Oui. Kaufman a dit. Tu mets la boîte contre ta bouche et tu verses. <rire> <rire> Là, tu prends tout le paquet de tic-tac, Florence. Alors, ça, j'ai déjà vu. En fait, il faut ouvrir le petit clapet et en fait, il faire tomber le tic-tac dans. Euh, il y a une petite place en fait. Mais c'est impossible. Ouais. j'ai testé C'est impossible, il y a toujours 3-4 qui tombent avec. Donc on est obligé de manger les 3-4, c'est... Bon, voilà. c'est ça en fait <rire> Effectivement, euh, sur, le, sur la petite capsule, il y a une place juste pour un tic-tac. Donc il faut retourner la boîte, la secouer, on ouvre un tout petit peu ouais, l'ouverture pff... Et hop, le tic-tac apparaît. Il y a une chose qu'on voit, c'est que vous n'avez rien à faire dans le <rire> <vie, là> <rire> Deuxième position, manger un kiwi. Il y a une méthode très simple pour manger un kiwi, tout manger dans le kiwi. Et pas aller piocher avec la cuillère comme ça. Est-ce que vous savez... Euh, oui, tu pousses sur le kiwi pour qu'il sorte. <rire> ça c'est ta proposition, Laurence. Mais moi, en fait, je pense que c'est comme la mangue parce ouais. que je crois que ça fonctionne aussi avec la mangue, faut euh, couper en deux et genre on met ça près euh, du verre donc au-dessus du verre et genre enfin je sais pas comment expliquer mais genre on pousse sur le kiwi et on fait euh, rentrer euh, donc le kiwi à l'intérieur et la peau va rester à l'extérieur. Ouais, en fait, il suffit de couper le kiwi en deux, vous prenez un verre et vous faites glisser le kiwi sur le côté du verre. Ouais, voilà. Cela enlèvera l'intérieur du kiwi, et vous allez pouvoir le manger dans le verre directement. Je répète ce que j'ai dit, vous n'avez rien à faire <rire> Attends tu vas voir on le on numéro. Le <rire> numéro 1, c'est la banane. Comment on mange une banane, Kaufman Comment tu ouvres une banane je me prends vraiment pour un idiot. Vas-y, -y, vas dis-moi comment tu l'ouvres la banane. Bah écoute, j'enlève la pelure. Et Mais puis... comment Comment avec ma main euh... Oui mais tu commences par comment tu fais Explique-moi tous je les détails. Bah euh, au-dessus, à partir dau dessus Il oh, y a la queue. Sous bien sûr. Il ouais. oh, y a la queue pour toi, très bien. Et euh, Laurence Bah moi aussi. Et eh ben non, ça se louvre de l'autre côté en fait. Tout le monde mais pense qu'on qu euh... ouvre la. Mais si. Tout le monde pense que ça s'ouvre par la queue, mais non, ça s'ouvre de l'autre côté mais en déjà, fait. Mais déjà avec la queue on galère. Qu'est-ce qu'on va l'ouvrir de l'autre côté <rire> ça Il, faut <rire> ou quoi Il faut prendre le cul de la banane. Vous prenez vos deux mains et vous tirez très fort et la banane va sortir toute seule. ça va exploser. <rire> non on galère sinon ça la queue a craque et tout ça. Donc Hoffman, tu la prends à l'envers en fait la banane. on testera ça. Dans quelques minutes On a des cadeaux pour vous Dans le C'est qui qui parle Il faudra reconnaître Qui parle Ça peut être un acteur Un humoriste Un politique Tout ça Ça se passe juste après The Shane Smokers Sur Fun Radio Bob Bob Sinclair, vous êtes sur Fun Radio. Fun Radio, le son dance floor. ce sera avec Boosty sur Fun Radio. Avant le fun game de Kaufman, c'est le moment de jouer dans le C'est qui qui parle. Je passe un extrait d'interview de discours et au 30, 44, vous allez devoir reconnaître qui parle. On a des jeux vidéo à vous faire gagner, des packs fun, oui. des goodies fun radio, Kaufman, c'est ça Tout à fait, si vous aimez les jeux vidéo, vous aimerez les goodies collector qu'on a à vous offrir pour se faire. Vous reconnaissez qui se cache derrière cette voix. Exactement, attention, je vous passe l'extrait. Allez-y au 3044. Oui, bah, je vais t'exprimer une bof, moi, tu vas voir. Alors, c'est très court, je vous le repasse. Attention, c'est parti. Oui, bah, je vais t'exprimer une bof, moi, tu vas voir. Kaufman et Laurence ont posé des questions. Pour découvrir qui c'est à votre avis Est-ce qu'il a joué dans Cyrano de Bergerac oh là, là tu me poses une colle Dans Cyrano de Bergerac Oui Bonne réponse Effectivement Déjà le mec Il l'a reconnu Ok Laurence une question euh, Est-ce qu'il a joué dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre Oui Effectivement Là, donc euh, il aime le Pinard et c'est un grand ami de Poutine. Oui, aussi. Mais comment tu vous avez fait pour le reconnaître tout de suite d'un seul coup quand même Bah, a pas deux comme lui, hein L'extrait dure deux secondes et vous avez déjà reconnu qui c'est. Allez-y au 3044. <rire> Continuez à poser des questions autour de la table. Kaufman, Laurence. Kaufman Est-ce qu'il a joué dans Asterix avec euh, Christian Clavier donc Oui. Donc ce n'est pas Christian Clavier. On voit Christian Clavier euh, au 3044, ce n'est pas la bonne réponse. Benoît Poulvard, on m'a également envoyé. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Allez-y au 3044 pour reconnaître qui c'est Mathias. A la bonne réponse. Un numéro qui termine par 86 a également la bonne réponse. Un numéro qui termine par 43 aussi. On me dit, qui c'est Gérard Darmon. Non, ce n'est pas Gérard Darmon. Non. Autre question. Mais c'est aussi un Gérard. Ah oui, c'est aussi un Gérard. Attends, il donne des indices euh, ah comme une oui. maison celui-ci. On est là pour faire gagner des cadeaux. De c'est vrai, c'est vrai. Ah, vrai on a plein de cadeaux en plus à vous offrir des jeux vidéo, des goodies, des packs fun. Donc allez-y au 3044 pour reconnaître l'acteur. C'est très simple, il est un peu corpulent, on peut dire ça comme ouais. ça. Il aime, bien, il aime bien bouffer, il est ouais. un peu comme moi. Il a deux nationalités, tu <rire> savais qu'il avait deux nationalités ben, Russe et français. Mais ouais, ben, ouais. Je, je pensais qu'il était juste parti faire un voyage Moi là-bas en Russie, mais non, il a obtenu sa nationalité russe en fait. Et il n'habite pas en Belgique d'ailleurs, il a pas une maison en Belgique. Bon, je bon, pense bon, pas, non. Moi je Le... pense qu'il avait une avant. en avait une avant. Je crois Ah ouais, ouais. c'était ça. Hein. Et euh, il s'appelle Gérard, ouais, j'ai pas d'autres indices à vous donner. Il a, il a une de... fille aussi, je pense, qui est y actrice. Il a une fille qui est actrice. Ah oui, Julie, elle s'appelle. Ouais, ah oui, c'est ça, ouais. euh... Il a également joué, voilà, dans, dans Le Dernier Métro, dans Les Valseuses. C'est un grand acteur français. Euh, voilà, il est assez imposant. Il fait toujours le show quand on l'invite sur les plateaux de télé. C'est le bon tonton. Je ne sais. Ouais, c'est le bon tonton. <rire> le tonton qui boit un peu trop quand même. <rire> <rire> Moi, j'aimerais pas l'avoir un mat' Donc, si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez au 3044. Je prends un gagnant juste après Boosty. Donc, vous avez le temps de Boosty. Il vous reste 3 minutes pour envoyer la bonne réponse. Allez-y au 3044.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 Together La radio de la Toff tout l'été c'est Radio Le son Dance Floor Le son Dance Floor Fun Radio Fun Radio You are the show. Start. you fade away afraid I aim miss out of sight.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 Beau réaliser ma nouvelle pièce est cool Je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 m Diplômé Je ramène des copines, copines Mais je fais que Non je là tremble I don't wanna be alone I just wanna go back home Every time I hear that song I feel alone Watch Mais je me sens franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. j'ai pas une vie droite, mais pourtant mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cross be alone. I just want go back home. Every time I hear that song, I feel alone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 Si vous êtes sur la route, la suite c'est avec Axwell Grosso. Avant le fin game on était dans le jeu du Siki qui parle Je vous ai passé un extrait d'un discours, d'une réplique de film, d'une parole Je vous la repasse maintenant, attention Oui bah je vais t'exprimer une bof moi tu vas voir Alors qui parle à votre avis, j'accueille Pierre-Yves pour le savoir Salut Pierre-Yves Hello Ça, Salut, ça bien, va Pierre-Yves Pierre Oui super bien, super bien Ah t'es en forme, t'es sur la route là J'étais Je me ah, suis arrêté oui. Bah parfait, bon exemple on va suivre. Pierre tu vas où Pierre Yves Pardon Tu vas où Pierre euh, Je rentre chez moi. Tu rentres chez toi, ah, ok. Ah. Et tu rentres où C'est le Wavre, c'est ça Oui, le Wavre. Voilà, parfait, rentre chez toi, c'est bien, t'as fini ta journée. C'est pas encore les vacances pour toi C'était les vacances, euh, mmh. je suis rentré hier. Ah t'es rentré hier. Ah, c'est dur la reprise, non Ça Et casse ça, un le peu. <rire> oui, voilà. <rire> Alors pierre yves t'as mis quoi comme réponse T'as envoyé quoi J'ai envoyé Gérard de Pardieu. On vérifie Pierre-Yves. Bravo, Bravo. Gagné, pierre Bravo C'est gagné Pierre-Yves, tu gagnes yeah, yeah. <rire> C'est pour nous, c'est bien Pierre-Yves. Tu vas passer une bonne soirée comme ça. Yes, oui, c'est trop bien. De rien avec grand plaisir, bonne soirée. Merci beaucoup, bisous, à, bisous bisous bisous à l'équipe Merci, bisous, ne bouge tout pas en tes coordonnées hors antenne, le Kaufman il est prêt Oui, je l'appelle comme ça maintenant, il n'y a plus de nom pour lui <rire> T'as bien compris, allez le fun game de Kaufman, c'est maintenant, c'est parti L'actu des jeux vidéo, c'est dans le fun games avec Kaufman de Smart Toys <rire> Et on évoque quoi Kaufman Eh bien, On évoque un, un jeu qui est pour le moins très très vendu, c'est un des meilleurs une des meilleures ventes bah, chaque année il s'agit de Call of Duty, le prochain épisode va s'appeler Infinite Warfare et il refait parler de lui cette semaine, à quelques mois de sa sortie sur PC et console de salon. Pourquoi Parce qu'une vidéo très intrigante a été publiée aujourd'hui et puis on sait, on sait quoi sur le scénario bah, ouais. Troquant pour quelques temps la Terre au profit de l'espace, cette nouvelle bande-annonce s'attarde sur les cinématiques ponctuant l'aventure avec en ligne de mire les cicatrices d'une attaque dévastatrice et le désir de vengeance. On ne sait pas encore sur qui, de quoi, ouais. mais on voit d'abord que le prochain Call of Duty ne sera pas sur Terre, donc vous l'avez compris, mais bien dans l'espace. Changement de décor, c'est la première de fois. Cadre, Laisse-moi réfléchir, Ouais, ce doit être la première ou la deuxième fois que ça se passe entièrement dans okay. l'espace C'est un choix qui a été controversé par les fans, qui n'a pas été super fort bien ah. reçu Parce que les gens aiment bien rester sur Terre Tandis que maintenant forcément il va falloir attaquer dans l'espace Ça donne une autre dimension puisque forcément il y a aussi la pesanteur, la pesanteur dont il faudra tenir ouais. compte Et Infinite Warfare promet un petit peu des choses différentes Comme des combats dans des vaisseaux spatiaux, ce qui n'y avait pas jusqu'à présent Alors le FPS Call of Duty Infinite Warfare espère convaincre la communauté de fans et pour ce faire eh bien ils ont décidé d'inclure euh, un, un vieux souvenir, un très bon souvenir. C'est Modern Warfare 3 qui est considéré par beaucoup pour, par la communauté des joueurs comme le meilleur Call of Duty. Donc il se donne le plus de chances possible de vendre des jeux vidéo. Pour rappel, le jeu sortira sur PC, Xbox One et PS4 le 4 novembre, donc c'est dans quelques mois. On vous tient au courant. Les Smart on peut le Bien sûr, vous allez sur ou dans un des 19 magasins et le tour il est joué en plus on vous offre une édition complètement en exclusivité la Legacy Pro édition elle est introuvable ailleurs que chez Smart ça Toys. bah tu verras c'est une édition très spéciale <rire> avec plein de bonus préco pour les gens qui aiment Call of Duty et vous faites des packs ou pas Call of et, et autre chose on, on fera probablement des packs puisque c'est ah. une exclusivité PlayStation 4 au plus les bons avances au plus les semaines <rire> défilent au plus ici y connaît en joue vidéo le gars j'ai vu ça <rire> Je suis en train de progresser progresser progresser dans une heure on évoque quoi dans une heure on évoquera un décès malheureux dans le monde Du jeu vidéo ah. ça peut arriver euh, simplement les circonstances sont un peu troublantes et ça se passe du côté de chez Ubisoft on vous dit quoi dans moins de 60 minutes ça il y a encore des places de cinéma à gagner tout ça on en parle juste après avec Soline Grosso et les meilleurs moments de la P Hour La P Hour qui se concentre aujourd'hui sur les pseudo MSN la Et parti se dorer la pilule au soleil. Mais elle vous laisse de petits souvenirs tous les jours. Écoutez. En parlant de débat, on était en train de parler des, euh, des surnoms qu'on avait euh, sur MSN. Vous vous souvenez, il fallait mettre une adresse euh, hotmail. C'était hotmail, c'est ça ouais, enfin, hotmail, une adresse-adresse. Adresse, euh, voilà. ou ah ouais, ça aussi c'est vrai. Moi ouais. c'était euh, JPC007 euh, euh, msn.com. JQ007. <rire> ouais, voilà. Toi, Fab, rappelle ton surnom. Choco quoi 0023. Choco, parce que c'était un petit gros et puis sandro. Moi c'était kikoulol 1107. Kikul Ouais, y quoi. Quoi. Mais je crois que c'est celui-là le pire des surnoms oh, d'équipe. Ça, ça va pas être pas l insulte. L insulte. Il y a Mylène qui me dit, oh. moi c'était Petite Sirène de BX. Oh. Ouais, je suis quoi Vas-y. Quand t'as 12 ans, ça fait un peu bizarre. Quand ah, même. bizarre. Une meuf qui se surnomme Petite Sirène, c'est forcément un gros ton. Mais enfin, <rire> Fab, il y a Jacques qui me dit, moi j'avais pas de pseudo, je mettais que des smileys, des coeurs suivant mon humeur, je trouvais ça plus original. Ah ouais, il y avait les gens qui s'amusaient à faire ça aussi. Tu mettait que des, euh, que des smileys. Tu vois, Mais genre, il n'y avait pas les noms. Je sais pas, c'était pour faire genre, je suis pas comme tout le monde, tu comprends Il euh, y a Camille qui nous dit moi, c'était. Ca... comment Camouille, la nouille Mais enfin Camouille, la <rire> nouille Camouille, la nouille, c'est un peu actrice de porno, ça. Oh va. non <rire> Un peu de fierté, sérieusement. On a <rire> Tiffany qui est là, qui vient de marcher nos ponts. Salut, Tiffany Belle transition. Bonjour, bonjour Bonjour, bonjour Comment ça va bah, Très bien, très bien. Je suis en mode shopping, donc. Euh, euh, tu peux arrêter de nous mettre la haine, s'il te plaît Parce que, comment te dire, il y a des gens qui travaillent, hein, ça va <rire> Pendant que Autre ah bah, euh, vous n'avez pas shopping. le métier le plus pénible non plus C'est euh... ah, vrai Si, si, si pour supporter Audrey il euh, oh. faut le faire quand même <rire> Tu sais euh, supporter vous Voilà Magnifique ah. Merci est fini, Tiffany est ça. Tiffany Merci. Je sens que toi t'es une fille Audrey, bien Audrey quand même elle est quand même toute seule comparée à une bande de mecs à voilà. peu euh, voilà. moqueurs ça Voilà Ça va on est euh... deux Ouais mais t'es tellement fort que ça fait quand même une bande tu vois T'as l'impression que vous êtes plusieurs pour te taquiner Tiffany c'était quoi ton surnom sur MSN Alors C'était un truc tout pourri que j'avais mis Genre j'avais 9-10 ans ouais. Donc c'était mon prénom, c'était Tiffany mm -hmm. Après j'avais mis un tiré J'avais mis Tifou, c'était mon surnom Que mes camarades de classe me donnaient Tifou c'est ça tifou, ouais. ouais Tifou voilà d'accord okay. Et après j'avais mis un tiré J'avais mis Tokyo Hotel Oh non oh, non, non, non T'étais fan, fan du groupe Et je sais même plus, qu'est-ce qu'ils chantaient les Tokyo le Hotel ah, euh... ah, ah, ouais, voilà, ça, un ça, truc du genre ça, comme ça, comme voilà. ça. Comment? Attends, parce qu'il fait le con, vas-y, fais le con, sérieusement. Euh, Mansum, Mansum, euh, ben, sérieusement, c'est en allemand. Bon, hein. Ah c'est ça Et Tiffany, t'étais fan de Tokyo Hotel <rire> À fond, j'ai fait euh, bah, tout leur date après la après semaine euh, Non mais il y a des trucs, Tiffany, qu'il faut pas dire, euh, hein, voilà. tu sais T'es pas obligé d'assumer, <rire> tu peux faire semblant de rien, dire non, ah, non non. non, il faut pas <rire> C'est le truc qu'on entend là Oh là là, vas-y mets plus fort Attends, c'est pour toi Tiffany, vas-y secoue la tête dans la voiture, vas-y, fais ta roqueuse Oh le gars avec sa coupe de cheveux là ah ouais Mais il avait c'est lui qui avait la coiffure euh, Poképique -E Ouais, ouais c'est ouais, ça c'est ça en pique et des chaînes et tout en collier euh... Normal D'accord Tiffany on me dit que ça va couper Je Allez. <rire> on, te un des, <rire> on te fait des gros bisous Tiffany profite bien du shopping Merci tu reviens beaucoup, quand tu bonne veux. bonne journée Gros Merci. bisous <rire> C'est très bizarre d'être fan de Tokyo ah, Hotel euh, Mais pourquoi pas l'été et rendez-vous à la rentrée avec la P Hour dès 17h sur Fun Radio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 The kid again, total that's a bliss So to lots of bliss. Think about my holidays, think golden rays, think about dancing and sitting in the waves. Then I'm thinking about a time and the place where we met, swimming in a sea and your hair was all wet. Think about colors think about sex, think about your body, how it moved in that dress.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 Like a kid again, total lot of bliss. C'est lundi et c'est avec Enrique Iglesias. C'est le moment de jouer avec nous pour gagner vos places de cinéma, Coquette. Oui, toutes ces semaines, on vous offre 5 places, de cinéma, jour, cinq places ouais, de cinéma. Chaque jour, 5 places de cinéma. Dans le cinéma de votre choix pour aller voir le film de votre choix. Tout à l'heure, on s'attardait sur l'âge de glace, les lois de l'univers. Et là, j'avais un petit, une petite envie sou soudaine de ouais, faire okay. un petit détour <rire> par Capitre <un> <rire> 3, toujours <rire> réalisé par Fabien Ontaniente. C'est comme ça qu'on dit. Alors, est bien le casting te donne envie. Franck Dubosc, Antoine Dullery, Gérard oh. Jugnot, Mylène oh. de Mongeau, Claude Brasseur, Michel Larocque, Christina Réali... Ah Franchement, oui, c'est très ouais. très lourd. Ouais. Je vous fais le pitch comme chaque année au camping des flots bouleux Bah, se retrouvent pour leurs vacances nos amis. Euh, parce que c'est devenu nos amis. Les pics, Jackie et Lorette, Gatino, tout juste divorcé de Sophie et et. Patrick Chirac, fidèle à ses habitudes. Cette année, Patrick a décidé de tester le covoiturage. Oui, pensant traverser la France avec une certaine Vanessa. Il se retrouve bien malgré lui avec trois jeunes Dijonnais Robert le charmeur, Benji le beau gosse et José la grande gueule. Bien évidemment après le covoiturage, Patrick se voit contraint de tester le cocouchage. Et là, c'est autre histoire. Et grâce aux places de ciné qu'on vous file aujourd'hui, les cinq places de ciné, vous emmenez toute votre famille, tous les potes avec vous. C'est dans le cinéma de votre choix que ça va se passer. Et pour Porter ses places, une seule solution, vous envoyez ciné au 6322. Attention à l'orthographe, si j'insiste, c'est que c'est important pour valider votre participation. Vous envoyez ciné au 6322, c'est un euro par message envoyé. Nous, on vous souhaite bonne chance, évidemment, mais vous pouvez aller voir n'importe quel film. Ouais, là, on vous a parlé de camping, de l'âge de glace, ça peut être vraiment le film de votre choix. Je vous propose juste des idées de sortie, en fait. Des suggestions. Ouais, c'est ça. Et demain, je vous parlerai d'Independence des Résurgence et du Bon Gros Géant, film de Spielberg, film d'animation de Spielberg dont on parle beaucoup pour le moment comme ça toute la semaine on vous donnera les bons tuyaux pour aller au cinéma mais en attendant vous jouez avec nous vous avez deux chances même de l'emporter puisque demain matin dans Summer Fun ils procéderont également à un tirage au sort le plus proche de nous hein. avant 20h on vous offre 5 places vous envoyez ciné CINE C -I -N -E, au 6322 c'est un euro par message envoyé bonne chance ouais il vous reste une heure pour envoyer ciné au 632 il y aura forcément un gagnant d'ici 20h5 places quand même et en plus il y a des très bons films en ce moment ouais, super film, ouais. on a vraiment de la chance d'avoir l'âge de glace camping euh, on a encore notre film Avec Spielberg, c'est vraiment très très fort en ce moment ce qui ça est au donne... cinéma. Ouais, ça donne envie. 5 places, vous pouvez y aller en famille, avec vos enfants, avec des copains. 5 places, quand même énorme. Ça fait quand même dix, dix euros place, ouais, a, a 10 euros la place, non Ouais, ça peut ça, 10 euros la place. 50 euros 50, quand ouais. même. 50 euros de cinéma qu'on vous offre aujourd'hui. Envoyez ciné au 6322. Je prends un gagnant d'ici 20h. Pour la suite de l'émission, il y aura le jeu du Blackjack. ou y également le pourquoi du comment. La question du jour, Laurence mais Pourquoi on a une bosse quand on se cogne Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours une bosse quand on se cogne. Pas ah, toujours, bizarre, non, ça. mais ça arrive. Ouais. Oui, ça arrive souvent. <rire> Il y aura aussi le fun game Oui, on vous parlera d'un accident malheureux survenu lors d'une séance de motion capture dans le jeu vidéo, ça peut arriver et là, malheureusement, ça a viré au drame et là, il est 19h, c'est l'heure des infos Fun Radio Fun. Sur Vandenborg.be, je peux commander tous les appareils aller chercher ma commande dans les 30 minutes ou la faire livrer gratuitement suis-je contente de Vandenborg Oui, très contente Vandenborg Fun. Les infos c'est avec Carlo, salut Carlo Salut David, salut à tous Amis Haussien qui comptait prendre la route des vacances en voiture, n'oubliez pas de contrôler la pression de vos pneus et soyez donc plus prudents que les juillettistes, Touring a contrôlé 1100 de leurs véhicules et bien dans la moitié des cas la pression des pneus était trop basse et 15% des conducteurs roulaient avec des pneus usés, c'est dangereux et puis une pression trop basse augmente aussi la consommation de carburant de 7% l'argument financier ça, ça peut faire réagir à propos de ces vacances d'été, signalons encore qu'à la de Belge, on a le sourire dans le secteur touristique, après quatre très belles journées qui ont vu affluer un demi-million de touristes du côté de stands ou de coxides. Il était temps, hein, parce que le mois de juin, lui, s'est avéré franchement désastreux. Là, je parle euh, bien sûr pour la Belgique, hein, au niveau mondial. Juin 2016 a été le mois le plus chaud sur la planète depuis que le rélevé météo existe. Pas besoin de vous expliquer à quoi c'est dû, mais la journée la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, eh bien, c'est celle de jeudi dernier, vu qu'il a fait 54 degrés à Mitriba au Koweït, soit autant que dans la vallée de la mort en Californie, qui est considérée comme l'endroit le plus chaud sur Terre. On se rien que de penser à ce que ça doit être. noter que le seuil critique pour la vue humaine est quand même largement supérieur, estimé à 70 degrés Celsius. En propos de juin dernier, vous n'avez évidemment pas oublié cette tuerie qui s'est produite en Floride dans une boîte gay lorsque 49 personnes avaient été tuées par un homme se revendiquant de Daesh. Eh bien, on a à nouveau eu droit à une fusillade la nuit dernière dans une autre boîte de nuit en Floride à Fort Myers. Plus précisément lors d'une soirée pour adolescents, deux personnes sont mortes et plus de dix autres ont été blessées. Mais ça n'a absolument rien à voir avec l'état islamique. Cette fois, aux états unis on n'a pas attendu les terroristes pour utiliser massivement des armes à En sport, signalons d'abord que la saison de football 2016-2017 a déjà repris en Belgique avec la Supercoupe et la victoire du club bourgeois de Buzyn devant le Standard. Le championnat lui reprendra ses droits bien le week-end prochain. En tennis, la semaine passée par Yannick Mayer à Washington lui aura vraiment été très profitable puisque l'Anversoise s'y est imposée aussi bien en simple qu'en double. En battant l'Américaine Lorraine Davis en finale du simple, Wickmayer a ainsi remporté le cinquième titre WTA de sa carrière. De quoi avoir le moral à quelques jours des Jeux Olympiques, j'imagine des JO auxquels participeront finalement les Russes. Le comité international olympique n'a pas osé les exclure des Jeux, malgré le vaste scandale de dopage récemment mis au jour. Rappelons qu'en athlétisme, par contre, la délégation russe ne sera pas présente. Un gros coup dur quand même donc, vu qu'au JO, il s'agit du sport principal avec la natation. Avant, je du Jacques, on fait un point sur la météo. Quel temps pour demain, Carlo Un temps toujours sec. Demain, avec pas mal de soleil le matin, plus de nuages en journée, il fera un petit peu moins chaud avec des maxima compris entre 22 et 24 degrés. A tous une excellente soirée. Je vous retrouve demain à midi. Et vous laisse en compagnie de David et du son d'Enrique Iglesias. Salut cuisine Plus que quelques jours pour profiter des conditions soldes sur tous les modèles de cuisine équipés sur mesure. Cuisine Créphel.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 Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances, c'est que du fun sur Fun Radio. Solo en tu auca Yo quiero acabar todos esos besos. Que te quiero dar A mi no m'importa.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 Ese que te fait bon début de soirée avec David Guetta! Avant le pourquoi du comment, Elfling Game, c'est le moment de jouer au jeu du Blackjack avec Amélie! Salut Amélie! Salut, Coucou. Salut Amélie! Ça va bien Amélie? Ça va, oui! Tu fais quoi de body donc? Assis sur la terrasse au soleil. Oh là là, ça c'est euh... parfait ça. Avec un petit apéro <rire> et le barbecue qui va s'allumer, c'est ça Bah non, ça non. Ah assise non. Assise sur, la <rire> <soleil>. <rire> sur la terrasse. C'est déjà bien d'avoir une terrasse chez soi quand même. Oui, c'est déjà hein. ça, oui. Oui, c'est déjà ça. Alors le jeu du blackjack est très simple. Je te dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore, et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Mais si tu as 21 pile, tu gagnes un jeu vidéo, d'accord Ok. Attention, okay. première carte que je dévoile, c'est un 2. On commence petit, doucement, ouais. On, on continue, Amélie Oui, encore. Très bien. 1, 3, 2 et 3. 5. Très bien, bien joué, Laurence. Kaufmann il s'est déjà perdu, lui, à 2 3. C'est trop pour lui. On continue, Amélie Encore Ok, très bien. 5, donc on était à 5, 5 plus 5. 10. 10. C'est bon. On progresse, on progresse, on continue. Allez, ouais, c'est ouais, parti. Ouais. La carte, c'est un 8. 18. Ouais, c'est gagné. 18, c'est un pack fun pour l'instant, Amélie. <rire> Ok, donc euh, on tente Même on... si je le tente ah. Alors est-ce que est tu bon. tentes Non, non, si tu tentes, tu perds ton pack Et que non. tu n'as pas 21, tu perds ton pack fun C'est ça Amélie hein. Ah ouais, ah moi. Ils te font un 3 euh... Ils te font un 3 moi Vas-y, tente <rire> Alors -ce Amélie C'est quoi le pack fun Le pack fun, il y a plein de trucs Il y a une clé USB, des t-shirts fun radio euh, Voilà, ça c'est un pack fun C'est tous les objets collecteurs fun radio Il y a également des gens. Demande, mis... demande à monsieur. Monsieur, je tente ou pas ah, Elle il fait appel à mon ami, je conteste. <rire> hey, t'es pas Jean-Pierre Foucault ici C'est lui qui veut gagner des bon, millions celle-ci. Allez, on tente. On et tente, tout. Amélie allez, on tente. Je, valide, je valide ça. Qui ne tente rien à rien C'est validé, Amélie. Je regarde la carte. Ouais. Attention, je l'ai où Oh là là. J'ai vu la carte. Quoi voilà. C'est quoi Vous avez vu la carte je peux voir oui. Je vous montre. Vous avez vu Ah oui. Euh... était à 18, Amélie. Ah. Moi, j'ai vu la carte. Hein. Oui. Moi aussi. Ouais. 18, et là la carte, voilà, oh là j'ai pas envie de lui dire. C'est un 18 aussi, euh, la carte. <rire> <rire> non c'est pas un C'est un 6. 18 plus 6. Oh. 24. 24, c'est mort 24. Amélie, c'est mort. Aïe aïe aïe. Je suis désolé Amélie. Ok, c'est gentil, merci. Darien, t'as tenté, t'as perdu, désolé. Ouais, mais qui t'en ouais. rien, encore une fois. Au moins, toi, t'es la ouais. terrasse, c'est bon. <rire> <rire> voilà, c'est ça. peux voilà. pas tout avoir. Allez, passe une bonne soirée, Amélie. Hein. Bisous, Amélie. Merci. Bisous, bisous, bisous Amélie. Amélie. Salut. Bye bisous, bye. Bisous, bisous. Si vous voulez faire comme Amélie, vous envoyez jeu au 3044 et vous pouvez jouer demain et toute la semaine. Pour la suite, ça sera le pourquoi du comment, la question, Laurence. Pourquoi on a une bosse quand on se cogne Très bien, la réponse, ça se passe juste après David Guetta et Zara Larson. On est ensemble jusqu'à 20h. C'est que dit fun. Baby. Yeah, I know you been like that Cut it like a whore, stop baby Show them say you're wicked like that pour la suite du Sundance Floor. Il vous reste moins de 45 minutes pour gagner vos places de cinéma. Oui, toutes ces semaines, bah, on a le plaisir de vous offrir avec nos collègues du Summer Fun. J'aime bien les appeler nos collègues parce que ça fait... Euh Très formel, tu vois. Bah oui, bah, c'est nos amis. <rire> c'est nos copains. Ouais. C'est nos copains de radio. <rire> ouais, on les appelle Anto et Coco. Oui, Anto et Coco, les deux. <rire> les deux font la paire. Tous les matins, entre 6h et 9h, c'est eux qui assurent votre réveil pendant tout l'été. Et nous, dans C'est que du fun, eh bien, on fait euh, la même chose, mais entre 17h et 20h. C'est-à-dire ouais. qu'on vous offre euh, toutes les deux émissions des places de ciné. En l'occurrence, on en offre 5 ce soir, 5 demain, 5 pendant toute la semaine. C'est cadeau, c'est pour nous. Et pour participer, bien très simple, vous envoyez un SMS... Quelques lettres, ouais. ciné, C-I-N-E, quatre lettres, qui peuvent vous rapporter gros, soit cinq places de cinéma à valoir dans n'importe quel ciné, en Belgique en plus, donc euh, Bon ça vaut la peine. Moi je trouve, franchement, ça vaut la peine. Bah Bien sûr, le message c'est combien Un euro Un euro par message envoyé. Une euro par message et vous gagnez 50 euros en bah place oui. de cinéma. Quand même, ça vaut le coup. Moi j'ai Tu veux que je te dise, les cinémas c'est à peu près les seuls endroits avec air conditionné. Ouais, vrai. Donc quand il fait un peu plus ouais. chaud, c'est toujours très sympa d'aller dans une salle de ciné. Enfin, les ouais. salles obscures sont propices aussi à des belles rencontres D'accord. envoyez Et ciné au 6322, quel charmeur celui-ci, il arrête pas. Pas du hein. tout. Euh... Pas. Même dans les cinémas du drague. Mais toi. non, tu sais pourquoi Parce que dans les salles ci... de ciné. On ne voit les... pas la tête. Exactement. <rire> Je me doutais que c'était pour ça. Allez, envoyez ciné au 632 en un gagnant d'ici 20h, 5 places de cinéma. La suite, ça se passe avec le pourquoi du comment Et la question. Mais pourquoi on a une bosse quand on se cogne La réponse juste après, Justine Timberlake sur Fun Radio. All night all Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Naïva Carter, Miko C et Adrien Thomas mix tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest club. Partie fun. partie Fun. L'émission club de référence en Belgique, c'est sur Radio. Fun, Radio. Fun. Fun. fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio.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 Pour les plus chanceux d'entre vous. Nouveauté fun. New music découverte Fun Radio. Ils sont frères, Dimitri Vegas et Like Mike, le duo belge, les DJ les plus connus de Belgique, ils sont sur Fun Radio. C'est une nouveauté, je vous propose de le découvrir dans C'est que du fun. Nous on est ensemble jusqu'à 20h. Where you call, I need you close. Don't run away, don't run away. Don't run away, chasing highs and the midnight sun. We fought for love, we were on the run. Tried my best to give you what you need. So one more chance, please don't leave. Made it way fast, broken hearts. Won't you stay what? Stay one We are still on the run Never had enough Never catching us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 On continue le son dance floor avec le rappeur marseillais Soprano. Avant le fun game sur du pourquoi du comment, pourquoi a-t-on des boss quand on se cogne Laurence Exactement, ben, on s'est déjà tous cogné, je pense on a déjà tous eu des boss même oui. si ça arrive des fois plus à certains qu'à d'autres, mais en fait la bosse c'est quand même un truc euh, c'est moche, c'est euh, gros des fois on voit plus que ça. Donc moi je me suis demandé ben, pourquoi en fait on a des bosses quand on se cognait Et alors ben, et alors ben une bosse en fait, ça va se mettre où Ça va se mettre aux endroits en fait où la peau, elle est très très très très proche en fait euh, du de l'os. OK. Donc par ouais. exemple ça sera sur le tibia, ça sera sur le genou ou le crâne. OK. Donc, on on va prendre aujourd'hui le crâne comme exemple. Et en fait, le crâne, il est fortement irrigué de sang. Ouais. Donc, il y a beaucoup de vaisseaux sanguins, il y a beaucoup de veines et tout. Et donc, du coup, quand on se cogne, il y a un vaisseau qui va péter. Ah ouais Et donc ça va faire gonfler Attends, Attends, -y. Attends <rire> Et moi. donc, du coup, le sang, eh ben, il va circuler librement un peu partout. Ouais. Sauf que là, lors de... La... Donc ça va faire normalement un bleu. Ouais, hein, normal. un endroit, euh, voilà. Mais quand c'est la bosse, en fait, c'est parce que le, le sang n'arrive pas à s'évacuer à peu près... Euh, sur une plus large zone, le sang va rester bloqué à un endroit bien précis et donc du coup ça va faire gonfler, ça va faire une bosse. Mais c'est une bosse de sang alors Mais c'est un peu, ouais c'est ça en fait, c'est une bosse de sang. Mais c'est dégueulasse que tu dis. C'est dégueulasse mais c'est vrai, c'est la nature c'est comme ça. C'est pour ça qu'on a des bosses, c'est parce que le sang reste bloqué comme Et donc du coup il faut mettre une poche de glace pour pour que le sang en fait reprenne un aspect normal et pour que pour que les veines se résorbent. Ok parfait très bien. Kaufman comme ça t'as appris quelque chose aujourd'hui moi j'avais la bosse des maths mais maintenant je sais ce que c'est. Le fun game dans quelques secondes Kaufman. Oui, on parlera d'un décès malheureux dans le monde du jeu vidéo. Une séance de motion capture qui se déroule et qui se passe très très mal. On vous dit tout dans moins de 5 minutes là. Exactement, juste après Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. Monsieur, avant ma chute j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux.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 Chab s'habille plus en parda, oh, oh, oh, oh. le chab s'habille plus en parda. Oh, oh, oh, oh. Les hommes lui ont fait des fausses, lui ont pris sa femme et ses os. Il n'a plus d'enfants sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, Lucifer, oui, il l'a dépassé son. quelques minutes, c'est Maden sur Fun Radio. Là on parle jeux vidéo L'actu des jeux vidéo C'est dans le Fun Games Avec Kaufman de Smart Toys Triste nouvelle dans les jeux vidéo Kaufman. Ah oui puisque Vous savez que dans les jeux vidéo De temps en temps On fait de la motion capture Autrement dit On vous filme Pour ensuite vous intégrer ouais. Dans un jeu vidéo Et là la scène se passe euh, bah, Dans les Andes hein, Près de Santiago du Chili C'est une skieuse Qui se faisait filmer Par un hélicoptère En train d'effectuer une descente Pour le futur jeu de sport Extrême Steep Et il euh, y a eu une avalanche Pendant qu'elle descendait euh, Pendant qu'elle descendait de la piste. Ouais. Elle a été ensevelie sous la neige, il a fallu près d'une heure et demie au secours pour la retrouver, puis le manque d'oxygène a cependant a causé des, des lésions cérébrales et la jeune skieuse est finalement tombée dans le coma avant de succomber à ses blessures forcément c'est le monde du jeu vidéo qui en prend un coup parce qu'elle était là pour ça, pour donner des sensations aux joueurs, pour essayer de donner un maximum de réalité aux jeux hein, qui sont de plus en plus emprunts de réalité justement et donc forcément Ubisoft euh, la boîte d'édition française de jeux vidéo a tenu à réagir par euh, voie de communiqué de presse okay. en disant qu'évidemment c'était malheureux évidemment sûr. que c'était triste et qu'il s'associait à toute la famille Eh bien, euh, de la victime et pour et partager son, son chagrin. Bon, bref, c'est des nouvelles qu'on aimerait ne plus entendre et on va clore là aujourd'hui le fun game. Très bien, Kamal. Juste une question par rapport à la machine capture. Les jeux vidéo sont faits comme ça maintenant Ah ben, il y en a de plus en plus. Parfois, c'est filmé en studio et puis d'autres fois, on filme d'un hélico avec des caméras très sophistiquées qui euh, filment tous vos mouvements pour ensuite les retranscrire dans des jeux vidéo. Oui. La machine capture, c'est les petites boules que tu mets sur ton corps. Entre ça autres. Oui, c'est ça. D'accord, ouais, c'est comme Tintin et au cinéma. Ils étaient faits comme ça les. les... Exactement, ouais Ah d'accord, je savais pas que ça existait aussi dans le jeu vidéo Surtout dans le jeu vidéo, le jeu vidéo ouais. ouais, je savais, pas du tout Dans quelques secondes, des places de cinéma à gagner, 5 places Oui, 5 places pour aller n'importe où au cinéma, c'est nous qui régalons Très bien, on en parle juste après Maden sur Fun Radio On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun And ever since that time, I've been burning bright, fire deep inside, I just wanna to feel your love. Seriana, c'est le duo qui débarque sur Fun Radio. C'est important, il ne vous reste que 5 minutes pour gagner 5 places de cinéma, Kaufmann. Oui, quelques minutes donc pour jouer avec nous, vous envoyez CINE, C-I-N-E, 22 un euro par message envoyé. Et là, bah dans quelques minutes, on saura qui l'emporte, qui ouais. apporte la mise, qui rafle le gros lot. Vous avez 5 places de ciné à valoir un peu partout en Belgique, dans le cinéma de votre choix. Et chaque jour de cette semaine, eh bien, ça sera pareil. On vous détaillera les films à ne pas manquer, les films à aller voir, nos coups de cœur, nos coups de gueule. On vous dira tout tout, absolument tout sur les salles de ciné les salles obscures où on aime à s'enfermer lorsqu'il fait trop chaud <rire> vous envoyez Cine, c -I -N E au 6322 c'est un euro par message envoyé c'est pour jouer pour remporter les 5 places hein. il est jamais trop tard et en bien plus sûr. vous jouez maintenant eh bien, vous avez peut-être une chance aussi d'en remporter demain matin chez euh, Honto et Coco hein, ils vous réveillent Oui. Ils, Summer ont fun. La, ils ont la lourde tâche de ouais. faire ça chaque jour 6h, ah, 9h Summer Fun <rire> sur Fun Radio on est vraiment la radio de l'été nous hein. effectivement 5 places de cinéma allez-y envoyez ciné au 6322 en plus il y a des films ouais, fantastiques en ce moment au cinéma, il y a Camping 3, il y a également on va parler aujourd'hui ouais, l'Âge de glace et demain nous parlerons du nouveau Independence Day, c'est pas ouais. très facile à dire et nous parlerons aussi du dernier film d'animation de monsieur Spielberg, autant dire qu'il y a du très très lourd cette semaine au niveau cinéma. Donc c'est la semaine pour aller au cinéma. Donc on ciné au 63 22 ciné au 63 22 je prends un gagnant juste après Calvin Harris et Rihanna. Vous avez le temps de la chanson pour l'envoyer ciné au 63 22 5 places 50 euros de places de cinéma. C'est que dans ces du fun et Summer Fun Fun Radio régale vraiment au niveau du cinéma. Envoyez ciné au 6082 je point gagnant juste après ça sur Fun Radio. Are you ready? Three, two,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 we would build a rocket ship and then we fly far away Used to dream of outer space but now they're laughing at her face Saying, wake up, you need to make money, yeah. Wish we could turn back time To the good old days Play pretend, give other different names We would build a rocket ship and then we fly far away Used to dream of space but now laughing at the laughing face Saying up, you need to make money yeah. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio Baby, this is what you came for Lightning strikes every time she moves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 Strikes every time she moves 20h ça sera avec Lost Frequencies Avant les meilleurs moments de la Pure, c'est le moment de découvrir qui a gagné ces 5 places de cinéma Et j'accueille ah. Joséphine, salut Joséphine Bonjour, Bonsoir. salut Joséphine Comment ça va bien Joséphine Ça va très bien, merci et vous bon, Ça va, impeccable, Kaufman, ça va Je suppose qu'on a dû souvent dire que t'étais l'ange gardien Oh là là, <rire> la petite vanne de Kaufman ah, C'est toujours moins bon en fin d'émission, ch Kaufman chasses, <rire> chasses le naturel, il revient au galop Ouais, c'est vrai euh, Joséphine, t'as envoyé quoi au 63 Dis-moi tout Cinéma, cinéma, ciné, pardon on, verrait, on vérifie si t'as envoyé ciné ou cinéma Attention, si t'as envoyé cinéma, ça ne fonctionne ciné. pas On verra, ça. Si non, on... c'est ciné Ok, je vérifie, attends, la machine vérifie ah, Bravo bien joué. Joséphine, Bravo oui. Tu <rire> rempars avec 5 places 5 places de ciné à valoir un peu partout en Belgique dans n'importe lequel des ciné de ton choix. Tu vas y aller avec qui au cinéma Ouais sûrement avec mes amis. D'accord, tu nous invites pas, tu nous invites pas alors <rire> Non je crois pas, <rire> surtout pas toi Kaufman, j'ai l'impression. Bah je, sens, sens, je pas à grand chose. Hein. <rire> Bonne soirée Joséphine et profite bien au cinéma hein. Merci, un grand merci à vous et bonne Bisous, soirée. Jasmine. Merci à toi. Bye à bye. bye, -bye. bye, -bye. On prend tes coordonnées tôt. en rantaine. Ne bouge surtout pas, Joséphine. Pour la suite de l'émission, ça sera les meilleurs moments de la Pure et le nouveau son de Kinvey. C'est une exclu Fun Radio, on vous le propose D'ici 20h à 20h, partie Fun prend le relais Nous on se retrouve à 17h dès demain, Kaufman, bonne soirée Bonne soirée Bonne soirée Laurence bon, Bisous David Bisous bisous tout le monde, on se retrouve demain à 17h Bisous bisous bisous, bisous, bye bisous. Bye. Ciao ciao La Piaouer sera de retour à la rentrée Et en attendant, ce sont les meilleurs moments sur Fun Radio Je suis piétonne, voilà ce <rire> <c> qui <rire> se passe Mais, mais, mais c'est bien, c'est une sécurité pour nos enfants Les, non. les femmes ouais. et les... les... J'ai essayé monde. de prendre le métro, je me suis paumé quoi Ah ouais Comment dire Je n'ai pas Bah, je venais de Scarbeck. Scarbeck, Scarbeck, Mésère? Bah, je sais même pas. Genre c'est un grand rond-point. Mais oui, c'est ça, Mésère. Voilà, un grand rond-point, tu voilà. peux prendre le tram. Ah bon, bref, tous ceux qui sont pas de Bruxelles, de toute façon, ça vous parle pas, mais en gros, j'ai essayé <rire> de prendre le métro, ça n'a pas bien fonctionné. Du coup, Keke au standard, est venu à mon secours, c'est un chevalier blanc, oh ouais. À bord de sa petite voiture, tout, tout petite voiture. <rire> bon, la tienne, n'est pas plus grande, hein. Non. Mais, quand même que la voiture de Kéké est <rire> Fab! Et du coup, euh, voilà, Kéké est venu me chercher, donc merci ouais. Kéké. À Par merci. contre, je ne le remercierai pas, parce que j'ai souffert tout le long du trajet. Pourquoi? Pourquoi parce que vous voyez, Kéké, c'est un ouais. être assez spécial. Ouais. C'est-à-dire qu'il met des t-shirts un peu bizarres, il écoute de la musique de filles, il fait, ouais, ouais, ça oui, va. Hein, ouais, ouais la la de la musique de filles, elle a raison. Tu oh, vois, ouais, écoutes de la Kinvé, quoi. Non, non. Kinvé et Kenji Jirak alors, tu le, moi, je m'en fous, je balance, Alors, déjà, au-delà de sa musique, Que j'ai dû supporter dans la voiture J'ai découvert quelque chose dans la voiture de Kéké oh, peur. Je m'en remettrai jamais Kéké, <rire> il a, attention Une espèce de petite vainée d'accord Accroché au devant de sa voiture. Et alors, à chaque fois qu'il roule, elle bouge et elle danse. Non, oui, mais c'est rage. Non, ça tue. D'ailleurs, il m'en doit une. Ah oui, oui, c'est vrai. Il m'avait <rire> promis. au début de l'année Quand je suis arrivée j'ai vu son truc. Elle danse, elle bouge tout le temps comme ça. Oh, ça tue, j'en veux une. Il m'a dit. C'est une, une femme non, est sérieuse. Est-ce que je suis obligé de vivre ça, moi franchement oh, C'est oh, quoi cette petite qui... danseuse c'est solaire en plus. Et, et Fab, alors, bouge tu, tu pourras pas te la taper. C'est pas une vraie madame. Non, mais ça tue, ça tue, ça bouge. D'accord. J'en veux. Il m'en a promis. Tu m'en as promis une. Oui, il n'avait plus au magasin. Merde. Et oh, ça va, je avez... cautionne pas. Excusez-moi, mais vous avez l'impression que vous êtes dans votre salon ou quoi Parce qu'ils sont en train de faire leur plan là, les Mais non, gars. mais vu que t'en parles, oui, mais non, mais faut arrêter. Je de... cautionne pas ces conneries. C'est comme les, les plaques euh, qu'ils mettent derrière, tu vois. Les... T'as pas vu derrière sa voiture Ah, parce qu'il a ça aussi Non, il a non, il a mis un taureau, un, un magnète en taureau. Oh, non oui, on en parle. <rire> oui, mais c'est lié comme truc. Non, oh c'est parce que tu me la viande de bœuf. c'est comme ceux qui font de la plongée, machin, ils mettent le petit plongeur à l'arrière. c'est À l'époque, Si tu tapais l'autocollant de Chauvetogne, t'avais euh, l'entrée gratos à Chauvetogne. Ouais, oh, c'était cool ça. C'est quoi ça, Chauvetogne Ah, oh, ça y est, il y a vraiment un problème de génération dans cette équipe. C'est plus possible quoi. Chauvetogne, aucune idée. Bon, voilà. <rire> Chauvetogne, c'est la vie, ça, sérieusement. Chauvetogne, la piscine, le toboggan, tu mets les bouées dedans. Chauvetogne, où tu fais des barbecues. Ah tu oui, fais... c'est le Aquadibi du pauvre. <rire> Aquanibib de Charleroi. Tu savais. <rire> on te laisse dans ta solitude. La là. bouelle était faite en sac poubelle, tu vois. C'est dégueulasse. Franchement, c'est ah, pas, pas dégueulasse, cool. C'est pour ça que nous n'y va pas. Non, non. De toute façon, je suis sûre qu'il y a plein d'auditeurs qui ont déjà été à Shufton. Et dites-moi, tiens, si vous y êtes déjà allé, 30-44 pour vos messages. Non, mais vous faites les malins, mais Shufton, c'est une institution, les gars, vous vous rendez pas compte. Bon, si t'as des places, on, peut, on veut bien y aller. Mais pratiquement tous les week-ends, moi, ben, pendant l'été, j'étais à Je j'étais contente. Tu t'appelles espèce d'écureuil sur ton pare euh, choc là, hein? et puis tu passais gratos, c'était génial. <rire> ouais Si tu faisais ça en échange, t'avais l'entrée gratuite. Et Vous n'avez pas connu ça Mais oui, ça existe encore, je v'teigne. oh là, là. Et rendez-vous à la rentrée avec la vie hour des 17h sur Fun Radio. J'ai foi en l'avenir depuis que je t'ai trouvé. J'ai tant de choses à dire, tant à te prouver. Je ne trahirai jamais ta confiance si seulement tu m'accordais au moins une chance.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 Je de ta vie Si tu me laisses la première Ma to dan dan dan Ale dan dan dan dan to dan dan dan Je ferai de ta vie un rêve. Tu pourras là. Ferai de ta vie un rêve. Si tu me laisses, la première.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 Je follow Fun Radio sur Twitter. Rejoignez les milliers de connectés Fun Radio. Bye. Suivez Fun Radio sur Twitter. Bye, bye.